Stay tuned for more rock and roll. Dans cette ville paisible, dans ces rues tranquilles, une chose terrifiante, une chose horrifique va arriver. transporté dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprits. magite les mouchoirs au moment du grand départ les vieux frottent leurs yeux mouillés et bien que vous les reverrez jamais Caillon impeccable, marche à l'unisson. La soif est toute d'aventure intense comme celle vous l'ont raconté, le pirate de votre enfance. La mer est tellement immense que j'ai plus envie de pas votre conscience, goûtez au Sur la terre des mondes chavire, ton rap joue qui n'en la tête pleine de souvenirs paradisiaques, différentes escales de bistrots nous soulons comme des frères à point de calot, un à l'eau en foire de corset bon vent bon, les gars soyez forts et ça car ferme le tabac courage, moussaillons les marche ouais. à l'unisson Elle a fait un pont de comme une fête, dans les tempêtes, de et sera par la pensée avec Votre joie, touchée par les orages Tant que les larmes le sang, la sueur couleront sur vos visages C'est que vous aurez évité le naufrage Écoutez Radio Arc-en-Ciel, vous le savez depuis bientôt 13 ans, l'émission Mavrica c'est tous les vendredis soirs. Alors les horaires ont changé depuis le début, hein. avant c'était à partir de 19h, euh, à partir de 20h30, Et maintenant c'est à partir de 19h30. Voilà, on a euh, 19h, on a gagné un petit, un petit peu de temps de manière à pouvoir... Euh, toucher euh, le maximum de personnes. Le vendredi soir donc on a l'habitude de recevoir des artistes dans, dans les studios de Radio Arconcelle pour euh, présenter leur travail. Et depuis, euh, depuis euh, tiens, on va remonter jusqu'à quand On va remonter jusqu'au jusqu mois de décembre. On va faire comme ça. Euh, donc tout à l'heure j'étais sur la page maintenant je n'y suis plus, donc je voilà, je me suis retrouvé à nouveau. Alors depuis euh, le, le mois de.. De... Tiens, on va aller jusqu'au mois de novembre. Donc, le, le 13 novembre, nous avions la l'Ajari dans les studios de Radio-Arc-en-Cel. C'était une émission numéro 528. Nous avons reçu le vendredi 25 novembre, nous avons reçu euh, le groupe Jesus Whiskey. On a découvert aussi le groupe Narcos dans l'émission numéro 531. Et euh, c'était le vendredi, le vendredi. Euh, voilà, J'ai un petit peu de mal à voir de, de loin. Donc... Euh... Le vendredi 9 décembre, voilà je me suis rapproché C'est pour ça que vous m'entendiez un, un petit peu moins le, On a reçu aussi notre ami Alex Lebaille euh, Dans l'émission numéro 536 C'était le vendredi euh, 6 janvier et depuis le mois de janvier, on a reçu chaque semaine des artistes, donc on a continué avec deux gigs, c'était euh, le vendredi 20 janvier dans l'émission 536 537, c'était euh, le vendredi 27 janvier, si vous suivez bien, c'est la semaine d'après, et c'était LCA qui était venu dans nos studios nous présenter son nouveau single. On a eu la chance aussi de re recevoir la semaine d'après euh, 5 des 6 brunettes. Voilà. Elles étaient là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Elles, euh, elles ont présenté tout leur travail. On a écouté pas mal de morceaux. On a passé un beau moment en tout cas. C'était l'émission numéro 538 et c'était le vendredi. Le vendredi. <rire> j'ai dû pas le d'ici. Le 3 février, voilà. On a aussi poursuivi avec l'émission numéro 540. Vendredi 17 février, c'était les oreilles qui dont on vient d'écouter un morceau à l'instant et on a commencé cette émission avec euh, Anaïs From Paris qui était notre invitée de la semaine dernière dans l'émission numéro 541 et donc c'était le vendredi euh, 24 février Voilà, euh, donc euh, bah, justement on a commencé à présenter des artistes qu'on a déjà diffusés, on a commencé cette émission avec Anaïs from Paris, avec un morceau qui s'appelle Une Parole Impeccable on a poursuivi avec Drive to Amnesia qui était venu il y a quelques temps aussi dans nos studios avec un morceau qui s'appelle All Me on a poursuivi avec Les Oreilles qui Saignent euh, un morceau de qui est un morceau qui s'appelle Bon Vent, voilà une décomposition du groupe que nous avons reçu il y a quelque temps dans les studios de radio Arc-en-Ciel. On va continuer tout à l'heure avec un morceau, avant de retrouver nos invités, on va continuer avec un morceau de Barricade, Barricade qui était venu il y a quelque temps nous présenter son nouvel album et on va écouter un extrait qui s'appelle Bouge, et aujourd'hui, je ne vous l'ai pas encore annoncé, mais nos invités sont son son son ils sont au nombre de 4 <rire> ils sont ici dans le studio déjà ils attendent patiemment et aujourd'hui donc le groupe ombrage est à l'honneur la semaine prochaine ça sera full system le 14 avril ça sera Glassdon le 21 avril ça sera Satis Guy le 28 ça sera Stéphane euh... 28 avril, voilà, ça sera Stéphane euh, qui était venu avec euh, le projet Les Ailes au Nord, et il viendra pour euh, son projet solo, solo. et pour l'instant pour le mois de mai, euh, j'ai pas encore pris de, de date pourquoi Parce que le studio doit être refait et j'attends d'en savoir un petit peu plus avant d'inviter des, des, des gens dans le studio donc ce soir, comme je vous l'ai dit, le groupe euh, Ombrage est dans le studio C'était le groupe Barricade avec le titre « Bouge ». Eh, juste avant, eh ben, on avait envoyé euh, un morceau qui n'était pas prévu. On l'avait gardé pour tout à l'heure. Mais bon, puisqu'il est passé, on va le présenter maintenant. Il s'agit s'agissait du groupe Ombrage, le groupe euh, qui est notre invité de cette émission numéro euh, 542. Et le morceau qu'on a écouté s'appelle « À part des mondes ». D'ailleurs, on va aller les retrouver tout de suite dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Salut le groupe Ombrage. Oh, Salut Bonsoir ah, Ils bon, sont bon, tous là, voilà. Ouais. Donc, voilà, on va, on va essayer de régler les micros, au fur et ouais, à mesure ouais, ouais. parce que là, j'ai fait un truc euh, d'ensemble. Mais bon, après, il y a forcément des gens qui ont des voix plus fortes que d'autres. Donc, <rire> on va essayer de, de réagir au fur et à mesure. Donc, le groupe Ombrage. Alors, euh, il y a quelque temps, euh, il y a quelque temps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Euh... Allô <rire> oui Ah oui, il ne faut pas appuyer sur le bouton vert. <rire> ah euh, merde, voilà. j'ai mis le clavier dessus. <rire> voilà, <rire> encore je me dis, j'entends plus rien, je, je m'entends plus du tout. <rire> donc voilà, euh, Donc euh, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Ombrage, et il y a quelques semaines, on a reçu euh, deux gigs, et un des, euh, des euh, membres de ce groupe ben, est là, aussi, avec son deuxième projet qui nous présente dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors il s'agit de Théo, salut Théo. Ça, ça va bien, bien, ça va <rire> Oui, impeccable, bah, super bien. Euh, bah, on s'était vu il y a quelque temps avec deux gigs, Je vous ai vu aussi en concert. Euh, C'était en première partie du groupe Full System euh, dans une salle que j'aime beaucoup parce qu'elle sonne très bien. Donc euh, c'est euh, le Bouillon à Orléans la Source. C'est dans le dans le Cité Universitaire. Et euh, donc j'ai découvert euh, le groupe Ombrage. Et euh, ce soir donc vous êtes dans nos studios. Et la semaine prochaine ce sera justement Full System qui sera là aussi. Que, quelle coïncidence. Voilà. C'était eux ils étaient déjà prévus depuis pas mal de temps. Et vous donc euh, ce soir c'est la première fois que vous Vous venez dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, on va découvrir tout votre univers et euh, je vais vous demander, chacun à votre tour, Donc Théo qui est le bassiste du groupe, toi tu ne changes pas d'instrument, c'est toujours le même, c'est ça, c'est <rire> la basse, et donc on va demander aux autres membres, aux, aux autres membres de, de se présenter, donc euh, eh ben, Pierrot, je suis pianiste, euh, guitariste et je fais les chœurs aussi, très bien, c'est magnifique, c'était beau, moi c'est Mathéo et je suis le chanteur et guitariste aussi. Voilà, dernier, je vais Bobby Bob. Voilà la batterie <rire> simplement. D'accord, bah voilà le le groupe au complet. Donc c'est mmh. c'est une formation tout à fait normale. Euh, oui. Euh, oui. Guitare euh, bien, basse euh, chant. Et on, et on et a, et on, a oui. on a on a quand même un synthé du coup Pierrot fait quand même un ouais, synthé. synthé. Oui oui, oui. c'est vrai que un... ça fait en part entière de, de l'univers qu'on propose. Mmh. Et un petit peu de clarinette aussi. Pour, euh, je fais un peu de clarinette aussi à certains moments, ouais. pour quelques ambiances euh, bien précises. <rire> bon, on va parler justement de, de tout ça. Donc, euh, c'est vrai que, que Pierre joue donc euh, de, de la du synthé et de ça. la guitare. J'ai eu l'occasion de le voir euh, sur scène. Euh, donc, le, le groupe, il existe depuis combien de temps <rire> Ça, on a on a la genèse. C'était euh, au collège. Après, ouais. euh, on, on, on s'est vraiment structuré pendant nos, nos années lycée à tous les ouais, quatre. Ouais, ouais, ça va être 2018. Voilà, 2018-2019, ça, ça, ça, ça commence à... Ouais, voilà, ça va faire 4-5 ans déjà. Voilà. Ça, putain, les gars, c'est chaud. <rire> D'accord, le, le temps bien. passe vite, ouais, 4-5 ouais, ans ouais, déjà. Ouais, ouais. <rire> Donc, très bien. Alors, c'est un groupe vous vous êtes rencontrés comment À l'école, apparemment, c'est ouais, comme ça, en fait, fait, au, euh... calque, au collège Ouais, en fait, avec Bob d'abord au, au collège, tu veux, en cinquième, tu vois le truc Euh, on a commencé un peu à jouer dans ma chambre et tout. Puis après, je lui dis, ouais, tu connais pas un bassiste Il me dit, ouais, c'est et tout, tu vois. Et un peu gang, un peu gang, dans la cour de, de récré, tu vois. Il y, y a la rencontre et on va voir donc Théo. Et euh, je, donc, on lui dit, ouais, tu fais de la basse, ouais, ok. Bon, bah vas-y, on va faire de la musique, tout ça. Et puis Pierrot, lui, c'est euh, seconde. En seconde, euh, on était dans la même classe, en fait. Ça. Voilà. Et c'était pas prévu à la base, le clavieriste, c'était pas prévu. Mais, euh, mais du coup, très cool, comme l'a dit Théo. Maintenant, il fait partie euh, largement à part entière du de l'idée mmh. du groupe quoi donc euh, en plus ça rentre dans l'univers parce que le synthé ça amène des ambiances en, un peu particulières en plus ouais exactement voilà. ça permet de quitter un peu le, le classique rock qu'on a toujours <rire> qu'on a tous beaucoup entendu quoi des guitares et de la basse euh, donc ouais c'est très chouette c'est très chouette mmh. et, et justement quel style de, de musique vous vous, vous faites euh, tu m'as parlé de classique rock c'est c'est du rock Ouais, Est-ce <rire> Est qu'il y a un nom particulier C'est toujours ce truc-là, ouais, des, des styles où, où évidemment, tu ne peux pas trop te déclarer. Enfin, nous, on n'a peut-être pas la sensation de, de se déclarer à appartenir à une certaine catégorie de, de style, mais ouais, donc, on dit que c'est du rock. Du mmh. rock français, on chante aussi en anglais, tu me diras, mmh. en mmh. espagnol aussi, des fois. Mais ouais, du rock, je ne sais pas. <rire> un peu gars, progressif. Vous, ouais, on on se ouais, range ouais, ouais, ouais. un peu dans le fois, rock progressif et dans le rock alternatif, parce que c'est des des grands mots qui englobent plein de choses ouais, mais euh, c'est pour, pour essayer de, de, de donner des références à, à certaines personnes pour quand même euh, qu'elles viennent qu qu nous voir s'attendre à quelque chose on s'y ressemble, on y ressemble à genre de, de choses mais, euh, mais comme a dit Mathéo c'est pas défini et heureusement parce que sinon ça pourrait limiter certaines choses Après, quand vous serait connu, on pourrait dire, voilà, quel est le style musical Bah, justement, c'est ombrage. Ah ouais, d'accord, ok. C'est comme aujourd'hui, on Exactement. dirait Téléphone ou Indochine. <rire> ouais, voilà, ouais. il y a le style. Et donc... <rire> c'est une très bonne réflexion. <rire> voilà. Non, c'est justement ce que j'aime bien, c'est que quand les, quand les groupes font des compositions comme vous, comme vous euh, bah, justement, vous avez un style à vous, et puis euh, il faut le développer, il faut justement garder la particularité par rapport aux autres groupes, parce que si tout le monde fait la même chose au bout d'un moment, alors que vous, vous êtes vraiment... Euh, Euh, comment ça se passe Vous composez vos morceaux, vous les, vous les écrivez Oui, bien sûr. Auteur-compositeur, ouais. interprète C'est co complètement de la création, <rire> en fait. C'est le but voilà. du jeu, parce que sinon, je pense qu'on s'emmerderait un peu. Même si on a aimé aussi euh, reprendre deux trois trucs, ah c'est ouais, vrai que l'autre se les approprier, ouais, ouais, ouais. Ouais. ouais. Et puis, il faut bien commencer quelque part. Mais effectivement, l'idée du, du groupe, principalement, ça reste quand même euh, la création, vraiment, avant tout. Donc, mm -hmm. euh, ouais, on écrit, on compose sous, et et tout. Et comment ça se passe D'abord les paroles, d'abord la musique Bon, il y a pas de il pas de règle, il y a aucune règle pour ça. Euh, moi j'écris les textes du coup, euh, ça peut venir avant, ça peut venir après et il y, y a pas forcément de règles en fait. Euh, ouais, ouais, ça, ça vient quoi, ça là. se passe en répète. Euh, ouais, ouais. Il y, y a une idée de quelqu'un et puis on part dessus. Exactement. Donc ça peut être la musique d'abord. Des fois c'est plutôt un texte que que tu proposes aux autres. Et comment c'est perçu Est-ce que vous êtes toujours d'accord sur sur l'évolution Ou est-ce que des fois il y a quelqu'un qui propose quelque chose et dit non non ça c'est pas du tout. J'ai une anecdote en début de scoop. Bah quoi 2019 2020 un truc comme ça on compose un morceau qui s'appelle aux éphémères d'ailleurs. Et et en fait il y avait quatre temps si tu veux donc temps de de ré la noter hein. et on a failli se séparer pour ça parce qu'on n'était pas d'accord <rire> voilà. ah bah oui mais ça c'est <rire> vachement important et donc le morceau est moins bien depuis non. mais d'accord c'est quand on a vie. gagné il y avait Bob et moi contre Théo et Pierre et il se trouve qu'on a gagné et euh, et voilà en fait c'est ce genre de truc à la con qui peuvent aussi enfin euh, c'est l'histoire de groupe hein. mais effectivement c'est toujours compliqué parce qu'il faut mettre tout le monde d'accord et puis il y a des gens il y en a qui défendent des idées dont ils sont persuadés et, Et ce n'est pas toujours évident. Mais on, on se retrouve un peu aussi. Sinon, on ne serait pas ensemble, je pense. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc, ça fait déjà quand même presque 4 ans que vous êtes ensemble. Donc, le, le système marche bien. Alors, là, il y a eu le Covid. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous avez fait Vous avez surtout euh, répété ouais, bah En fait, c'est vachement bien tombé, le Covid, pour nous. Parce que, de toute façon, euh, c'était vraiment une période de création. D'ailleurs, ouais. ça l'est toujours. Mais c'était vraiment l'essence d'un groupe. Et euh, ça nous a permis aussi de se retrouver un peu de notre côté, d'ailleurs le morceau dont je te parle là aux éphémères c'est un morceau qui est, qui est né pendant le Covid, mmh. euh, c'est des choses qu'on a bossé un peu de notre mmh. côté, tu vois, il y a ce moment où tu te retrouves un peu avec toi-même, mmh. enfin euh, bref c'est le, le baratin classique du Covid en fait, mais nous ça nous a été plutôt bénéfique parce qu'on faisait pas trop de concerts et tout, donc euh, voilà. Je l'ai profité pour vous préparer. Hein, donc euh, ouais. répéter euh, peut-être à distance euh, grâce à Internet aujourd'hui, c'est possible. Euh, c'est pas ah, du tout, tout notre euh, manière non, de faire les choses. Non, non. Ah, okay. <rire> on a beaucoup communiqué, mais on, on a émis des idées. On a proposé des choses. D'ailleurs, le, le, le prochain morceau que tu passeras de nous, mmh. c'est pareil. C'est un morceau qui a, qui a été la genèse. Paris c'était pendant cette période-là mais on a, on, ouais, on a pas mal discuté pas mal, mais les répètes en ligne ouais c'était pas et puis aussi on avait on avait 16 ans quoi 15 mmh. ans ouais <rire> en plus on y pensait pas pas trop à ça Ouais, ouais, préférer préfère prendre chose. des goûters, quoi. Prendre des ouais. goûters et puis jouer à la PlayStation, voilà. On parlait beaucoup, ouais. D'accord. Euh, sinon, on a diffusé justement un morceau qui s'appelle « À part des mondes ». C'est un morceau ouais. que j'ai récupéré sur Internet, hein, que je diffuse déjà depuis quelques temps pour pouvoir euh, illustrer un petit peu euh, votre, votre musique. Euh, vous voulez en parler un petit peu de ce morceau-là On peut en parler, si tu veux. On peut en mmh. parler ouais, complètement. Il une chose des choses marrantes à dire. <rire> ah, ouais. Ça, c'est ouais. la création... Euh... Vas-y, Pierre, on t'écoute, ouais, euh, sur la création. En fait, c'est un morceau qui a eu deux parties pour ce morceau. C'est une partie où on a enregistré chez euh, Igor, qui est... Euh, le guitariste de The Gig mm -hmm. et en fait on fait les répètes là-bas d'accord donc euh, notre dans ami Igor qu'on qu connaît ça. depuis qu'on suit déjà depuis pas mal de temps mm -hmm. et qui est déjà venu avec plusieurs euh, projets différents hein, parce et que oui. c'est un musicien il est à fond il est à fond dans la musique et c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup voilà ouais. et oui et, oui. et, et en fait euh, du coup on a enregistré ce morceau à part des mondes euh, chez lui à Marseillais et il euh, y a eu une partie euh, tout ce qui était basse et batterie euh, Guitare un peu choix, là-bas. Ouais, il y avait une première base, en fait. C'est ça. Et en fait, on a, on a pimpé le morceau euh, dans <rire> la chambre de Matteo avec euh, une Nken, ou deux, ou trois. Je ne sais plus, peut-être plus. Et au final, ça a fait ce morceau qui est... Qui est voilà, ça, il date un peu, mais on... Ouais. On ouais c'est ouais, ça. Débuts, a, avec un long pont euh, mélodieux comme, on, comme <rire> ouais, on les aime tant. Ouais <rire> voilà. c'est mais... ouais, en fait c'est vraiment le genre de structure c'est lesquels on aimait et on aime toujours d'ailleurs vraiment développer un truc tu vois un peu l'emmener jusqu'au bout une idée à la con tu vois quatre accords et vraiment l'emmener le plus loin possible c'est un peu ce qu'on a essayé de faire et, euh, et en fait c'est des morceaux sur lesquels on a appris à faire de la musique à jouer de la musique c'est pour ça qu'on dit on est un peu hésitant on trouve que c'est un peu vieux parce qu'il y a des choses qu'on ferait complètement différemment aujourd'hui d'ailleurs le morceau on est en train de le retaper d'ailleurs celui-là euh, mais n'empêche que c'est des morceaux qui nous restent dans le cœur énormément parce qu'on a appris dessus encore une fois voilà — D'accord. Justement, la question que j'allais vous poser, c'est est-ce que vos morceaux restent toujours figés Ou est-ce que, par exemple, quand vous interprétez euh, sur scène, euh, des fois, vous portez un petit peu dans un délire euh, <rire> vous, vous faites durer un peu plus les solos ou... ?— Ouais, bien sûr. Alors bien sûr que oui. <rire> ouais. On n'est surtout pas, je pense, dans une idée de reproduction mécanique, pour employer un gros terme. Mm -hmm. Mais... Euh, et donc ouais, on, on, aime, on aime abuser du, du fait que ça peut être différent au concert, parce que de toute façon, c'est un moment différent comparé au studio ou quelque chose comme ça. Et, euh, et, ouais, et même les morceaux en eux-mêmes, qu'on qu enregistrerait, ils, ils bougent. Et puis, euh, surtout dans notre période à nous, en fait, 3, 4, 5 ans pour un groupe, ce n'est pas énorme. Il euh, faut s'arrêter des fois, mais on est en constante évolution. On cherche tout le temps euh, ce qu'il y a de meilleur, etc mais il y a des choses sur lesquelles d'ailleurs ce qu'on va diffuser on s'est arrêté et là comme tu dis en live après ouais, on se fait plus plaisir parce qu'on sait de toute façon qu'on a une version à laquelle on peut se fier, qui est déjà euh, gravée et donc ouais, ouais on s'éclate, euh, on, on ralentit les morceaux on les accélère ouais, bien sûr. <rire> vous voilà. êtes plus un groupe de live ou un groupe de studio <rire> bah, je pense qu'on est aucun des deux pour l'instant euh, <rire> on est on a une... je pour... m'attendais pas à cette réponse <rire> ouais, ouais, ouais. pour l'instant on sait un peu <rire> plus bâti sur le live parce qu'on n'a pas eu d'expérience studio, mm -hmm. à part des, des, des petites maquettes personnelles. Maintenant, on va bientôt sortir notre EP euh, qui a été enregistré au studio Emergence à, avec Stéphane, qu'on salue. Qu oui, on salue. C'est quelqu'un qu'on connaît depuis <rire> déjà pas mal ah, de temps. Oui, oui. Et euh, d'ailleurs, s'il nous écoute, on lui fait un petit coup. Oui, parce que ça. je sais qu'il qu qu nous a toujours encouragé à faire cette émission parce que lui, lui aussi enregistre... Beaucoup de groupes euh, émergents ouais. Et bon Beaucoup de gens Qui sont passés chez moi Sont passés chez lui Inversement oui, voilà, euh, Et puis justement Quand il y en a Qu'on ne pas pas On se fait découvrir L'un à l'autre Et euh, donc euh, Et c'est aussi chez lui Qu'on avait enregistré La fameuse chanson Mavericka Il y a quelque temps euh, dans, dans son studio Avec euh, différents euh, Interprètes Donc euh, chaque euh, Chaque euh phrase de, de chaque couplet était interprétée par, euh, par des artistes différents qui n'étaient pas tous euh, des artistes. Hein. Il y en a même certains qui n'étaient même pas chanteurs ouais. mais qu'on a mis dessus et d'autres qui avaient... Euh, que qui par contre était chanteur de, de tous les styles, ça pouvait être métal, reggae, n'importe quoi, on avait réussi à, à marier toutes leurs voix pour faire la chanson Marika et donc on remercie encore une fois euh, Stéphane avec le studio émergence qui se trouve à Main-sur-Loire, c'est ça Château À Châteauneuf, ou à Châteauneuf, ouais, Châteauneuf. Ouais. Châteauneuf voilà. ouais. je sais pas pourquoi j'ai dit Main-sur-Loire, Châteauneuf c'est de l'autre côté, <rire> ouais. voilà. Euh, très bien, donc euh, vous avez enregistré euh, chez Stéphane, comment ça s'est passé C'est ah, la Bob, là, Période ouais. compliquée parce que c'est les. <rire> non, en fait, c'est les, c'est les premiers, les premiers essais, on va dire. C'est la première fois qu'on se retrouve face à un studio professionnel avec des gens. C'est vraiment leur leur travail, ils font que ça. Donc c'est toujours un petit peu compliqué, une période d'adaptation. Après, faut, bah faut s'y faire, faut avancer et puis, puis voilà. Hein. Donc on y a passé quand même quelque temps. Hein. Dans ce studio, <rire> ouais. donc, euh, bah, Stéphane doit en avoir un petit peu marre de nous. Ouais, c est, c est c est marre. Justement, c'est ce que j'allais lui demander quand ça s'est passé avec Stéphane. Je trop... sais que c'est quelqu'un qui est très patient et qui passe des heures et des heures à écouter. Euh, on ne oui. sait pas ah, comment oui. il fait. Euh, il euh, est très il en a... fort <rire> en plus. Et, et, et il est très fort et, et il a des oreilles en or. C'est quand même euh, son instrument euh, euh, qu'on peut mettre le plus en valeur, hein, parce que il a un super studio professionnel. Mais en plus, il sait s'en servir. C'est ça le plus important. Ouais. Et, et il a une patience. Je l'ai vu aussi avec des artistes. Des fois, c'est pas évident. Et il essaie. De... Bon, quand il embête un petit peu les gens, c'est pour essayer d'avoir le maximum, le meilleur, exploiter le meilleur. Euh, ouais. Exploiter ouais. Le, le et meilleur. Il nous embête donc... un petit ah, peu. C'est ah, pas non, plus mal. Ouais, mais ça, ça c'est normal pas mal, parce qu'on en avait besoin justement. Dans, dans tous les studios, je crois que c'est comme ça. Et il faut trouver justement le bon interlocuteur. Et donc, Stéphane, avec vous, il a eu euh, cette patience. Il a réussi à vous faire, euh, à vous convaincre de certaines choses. Et inversement, il vous a sûrement aussi écouté. Ça, c'est des choses fondamentales. Euh, oui, voilà. Il y a eu un gros travail de, de son. Parce que quand on est arrivé chez lui, on avait notre, notre matériel euh, et on a aussi après à s'en servir euh, grâce à lui. Pas mmh. que, mais euh, en, partie, en partie grâce à lui. Et donc ça, ça a été un travail super important. Ok, on avait nos morceaux, on a dû les restructurer pour certains moments. Carrément des, des parties techniques pour certains instruments qui, qui ne passaient pas euh, sur, sur le coup. Et en plus, il euh, y avait le travail de son derrière avec les amplis, avec euh, la batterie, le positionnement des micros, euh, le réglage de, de, de toutes les l'écolisation. Et... Donc c'était vraiment un travail minutieux, mais c'était super intéressant et, ouais. et ça se ressent maintenant, je pense, euh, sur, pendant nos concerts, mm. qu'on a cette, ce avant et ce après, après studio, ouais, Stéphane. Mm -hmm. Parce que maintenant, on comprend qu'en fait, il faut juste pas mettre le son à fond et, euh, <rire> et, ah oui, et ouais, oui, partout, euh, soit sur la, la guitare ou sur, euh, sur l'ampli. Donc il y a vraiment un travail d'adaptation à chaque lieu, chaque endroit chaque matériel et puis euh, sur le ressenti du moment donc euh, tout à fait. Et puis, on remercie non. énormément pour euh, pour tout quoi vraiment oui. une personne en or oui. il nous a aussi un, il nous a aussi euh, montré une autre facette de la musique un petit peu une autre manière de de comprendre d'appréhender la musique une autre manière de la voir aussi je pense que ça nous a apporté beaucoup avec toute la patience qu'il a eu pendant ces très longues séances oui, d'enregistrement ouais. de bah, effectivement de changer certaines parties euh, de, de changer des thèmes, d'enlever des choses, c'est tout un autre monde en fait, c'est une autre manière de penser la musique. Ouais, bah en fait ce qui est génial avec Stéfou de toute façon c'est que c'est un gars qui s'approprie le projet, tu vois ça, ça peut être con, mais euh, je pense qu'il y a plein d'argessons qui se contentent d'appuyer sur Record et puis ça file tout droit. Stéphane vraiment en fait ça devient le cinquième membre du groupe, là en l'occurrence parce qu'on est quatre et, euh, et donc forcément ce qu'il propose est sincère. En plus, il a des capacités d'adaptation qui sont vachement... Euh, ça se voit et, et ça marche très bien. Et donc, c'est toujours plutôt pertinent. Après, évidemment, il y a aussi des moments où on ne s'entend pas parce que, justement, c'est aussi le truc du groupe. Mais au final, on trouve des solutions. Et donc, ouais, c'est ça que je trouve génial avec Stefu, c'est mmh. qu'il s'approprie le projet. Et donc, on avance ensemble. Très bien, donc vous avez fait plusieurs enregistrements. Euh, combien de morceaux vous avez enregistré chez lui On en a enregistré 6. En a ouais. enregistré six. Euh, à la base, on partait pour 3, en fait. Euh, enfin bref, on partait pour 3 euh, morceaux. Puis on s'est dit, allez, let's go, on fait un EP. Donc on, a, on est parti sur 6 ensuite. Et, euh, et donc, au final, on n'en a gardé que 5, parce qu'il y en a un qu'on ne trouvait pas à la hauteur, tout simplement. Ouais. Et qu'on a décidé qu'on referait mieux parce qu'il vaut le coup. Voilà. D'accord. Alors, faut voir qu'au début aussi, c'est un petit peu grâce au bouillon qu'on a fait cette, cette découverte. Donc, grâce oui. Au, oui. au bouillon up, donc un, un tremplin, un concours qu'on a qu'on réussi à gagner. Euh, donc, qui nous ont présenté à à Stéphane. Donc, à partir de là, on devait euh, bah, enregistrer trois titres. Oui. Et en fait, on a on a vu bah, que ça nous plaisait, quoi, que souffrir le... ça nous plaisait. Ouais. Ils ils fait. Fait. <rire> Donc c'est de là que ça s'est transformé après en une deuxième session d'enregistrement pour enregistrer trois autres morceaux. Et c'est de, de là qui est venue l'idée en fait de l'EP en soi. Ouais. Donc. Très bien. Donc vous vous avez euh, euh, aussi euh, travaillé avec les techniciens de. Du Bouillon, tout à l'heure, on va citer euh, BAT, hein, qui, qui était venu il y a quelque temps euh, ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec euh, le groupe Raima eh dont oui, il fait partie. Euh, D'ailleurs, je crois qu'ils avaient aussi enregistré chez, euh, oui. chez Stéphane, oui. euh, qui qui avait il y avait aussi euh, Full System qui a enregistré ouais. chez oui, eux, oui, oui. donc ils viendront la semaine prochaine pour nous présenter leur travail. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres artistes que vous connaissez aussi, que vous avez envie de, de parler, euh, des gens que vous avez rencontrés lors de concerts ou... Des... Voilà. même si c'est pas tout à fait le même style que vous, vous bah, trouvez... déjà full system pour l'anecdote c'est que donc, du coup, ça fait 2-3 semaines on a joué au bouillon avec eux pour leur release party mm -hmm. donc euh, c'était une super date on a passé un très bon moment c'était très très cool bon, vous, vous, donc ça a permis de les rencontrer euh, rencontrer leur musique après on parlait de ouais euh, sais, en fait on rencontre quand même on plein de ans, ah, on, on va avoir beaucoup de concerts ouais, c'est ouais. sûr Ouais, ça ouais. fait partie de, de votre passion, quoi. Vous, avez, ouais. vous aimez bien être sur scène, oui, mais vous aimez vrai. aussi aller voir d'autres artistes. Oui, parce que ça fait aussi partie du job. Moi, ouais. je dis souvent que tu ne peux pas faire de concert sans aller revoir avant, tu vois, parce que tu, tu te construis avec ça. Tu... C'est super important de sortir, de voir et tout, de ne pas seulement écouter machin sur, sur ton téléphone ou quoi que ce soit, parce que l'approche est différente. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, ouais, en fait, on voit un tas de trucs. Et je saurais pas trop euh, citer précisément euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ouais, euh, quoi, On euh... a vu Deportivo la semaine dernière au bouillon. Oui, oh, il, y Donc, il y a deux semaines, pardon. Et c'était très très cool. Ouais, cool. Franchement, euh, ils avaient eu. Euh, il y avait un titre qui avait tourné pendant un certain temps. Là, on l'entendait euh, sur les radios. Oui, Révolution Benko. Oui, ouais, sûrement. Benko. <rire> et, et effectivement, c'est un groupe euh, qui, qui tourne. Ils sont de... de. Ils sont pas de la région. Ils sont Bordeaux. Ah non, je pense. Oui, je sais euh... vers le sud, mais pas. Exa... Je mais me suis... je... Oui, c'est possible. Je n'ai aucune idée. Benko. Oh, bon, limite, on pourra toujours chercher. Je sais oh, qu'ils oui. sont pas de la région, mais c'est un groupe que j'ai déjà diffusé dans dans les. Mission Mavericka. D'ailleurs, okay. si je cherche dans les dossiers, on pourra peut-être en trouver un, un morceau qu'on pourra diffuser. Euh, Deportivo, donc un groupe que, que j'avais découvert avec un morceau et que, que j'avais bien aimé, moi, à une certaine époque. Et donc, il était passé au Bouillon aussi. Donc, il y a des très bons groupes qui passent quand même au Bouillon. Et c'est vrai que les gens ne sont pas forcément... C'est peut-être pas une salle où ils vont euh, euh, facilement parce qu'il n'y a pas... Ou alors ils sont même pas au courant qu'il y a cette salle où on peut ouais. écouter de bonne musique, je ne ouais, sais pas. C'est Mais... assez délicat en fait, euh, le bouillon, parce que c'est pas c'est pas vraiment une, une salle à part entière, on va dire. C'est vraiment ça appartient à l'université. c'est l'université. Et donc les gens qui travaillent là-bas, d'ailleurs, gros bisous à Florenza et Lorraine et Baptiste et tout ce et Thierry, Thierry, bien sûr, Thierry, Thierry, Thierry <rire> voilà. et, euh, et donc en fait, ils ont Pas non plus euh, de ce que j'ai compris quand on a discuté. Tous les... Ils ne gèrent pas tout comme ils veulent non plus parce qu'effectivement, ils sont toujours suivis par, euh, par l'université, qui fait plus ou moins des choses bien. Enfin, après, mmh. c'est la vie de tout le monde. Et, et donc, effectivement, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens comme ça qui se démènent un peu pour euh, produire des concerts comme Deportivo, qui c'est assez... Euh... C'est surprenant de les voir là, mais euh, et surtout un tarif aussi, euh, c'était pas cher du tout, tu vois. C'était un groupe qui, deux mois avant, Deportivo avait rempli une cigale, tu vois. Mm -hmm. donc, oh, euh, tout à fait, oui, c'est un ouais. groupe qui tourne, donc, qui, donc, qui marche euh, euh, Donc c'est plutôt cool et ça représente une soirée comme ça pour, pour une scène comme Le Bouillon, ça représente beaucoup d'investissements. Donc c'est cool de pouvoir proposer ça, donc c'est des, des gens super qui nous ont aussi beaucoup aidés. Et pour parler d'autres groupes, je ne sais pas, après nous, on oui, va après, voir des gros trucs. – Là, je si... vous ai posé la question comme ça, mais bon, ça ne vous revient pas. Mais peut-être au fur et à mesure de, de, du déroulement de l'émission, vous aurez des noms qui reviendront, ouais, là, vous aurez sûr. envie d'en parler. Oui. Il y a peut-être aussi d'autres groupes qui sont peut-être un peu plus connus, qui vous ont influencé. Euh... – oui, ah, ah. je suis sûr que chaque, chacun a des influences différentes. Vous êtes quatre, donc il y a, bon, il y a des choses qui doivent se ressembler, mais il y a quand même des particularités par personne. Donc vous pouvez citer quelques-uns si vous voulez moi je commence pas bah, ré récemment en fait euh, avec les gars euh, l'année dernière en fait on aime beaucoup le groupe Last Train ah Alors, oui, bah, Last ouais Last Train euh, d'ailleurs mais... ils étaient euh, j'ai vu euh, c'était cette semaine un soir ils étaient en concert euh, sur Arte je crois il me semble ah, Euh, ouais. C'était une rediff, je crois. C'était ouais. une rediff, oui. Oui, j'ai vu le concert. En tout cas, ils ont oui. diffusé le, le concert. Le groupe Last Train, euh, qui était déjà venu deux fois ici, à Orléans, et j'avais eu l'occasion de les interviewer aussi. Ouais. Et c'est un groupe qui envoie bien et, ouais. et sur scène, ça ont... vaut le coup de, bah, de, de, de les voir. Ils, ouais, ouais. ils ont joué au Bouillon d'ailleurs, euh, euh, tard l'époque. Ils, <rire> ils ont joué Mais au encore. Bouillon. Euh et l'année dernière, elle était essentielle, qui était un petit festival organisé enfin un petit au Coposantos euh, par la mairie et notamment par euh, le chanteur de, de Full System qu'on salue Julien Julien ouais et, euh, et et ouais bah et donc je pense que tu allais parler ouais, d'autre chose ouais, parce que la Strain pas... c'est bien mais en fait ouais de base on est on est vachement fan de de la Strain avec les gars parce qu'on se retrouve pas mal dans leur musique Et euh, c'était quoi C'était décembre... Euh, décembre au temps machine à Tours. C'est ça. On, est, on, est, on était allés voir est à la strain. Ça. Et puis, il y avait une première partie. Il y avait un groupe comme ça euh, qui s'appelait Wizards. Et on, euh, on l'avait vu ce jour-là. Et puis, on n'avait pas forcément beaucoup accroché. Ouais. Et on l'avait revu, revu, le groupe, au Pop-Pop Festival à Orléans. Et euh, c'était ça, non C'était la première fois qu'on les avait revus C'était au Pop-Pop C'était ouais, la première ça, fois ouais. qu'on qu les avait revus, oui. Au début, la première, ouais. la première image qu'on avait eu d'eux, c'est... Ces trois mecs qui bourrinent, des ouais. gros sons, sa gueule dans les micros, ça monte sur l'ampli, ça ouais. enlève son t-shirt. C'est nice. On adore le rock, mais ouais. c'est peut-être un peu trop. Et peu. finalement, c'est un peu too much. Et en fait, on les a vus au Pop Up et on s'est pris une grosse claque. C'était ouais. un énorme coup de cœur. Ouais. Et euh, on les a après, on a vu deux concerts. Ouais. à Paris. Trabendo, Trabendo, Trabendo à Paris. Et puis après, il y avait Transborder à Lyon. Transborder à Lyon, et c'était Ah. Enfin, c'est vraiment euh, enfin, nous enfin, moi perso ah ouais, ouais. c'est une claque monumentale cette année ce groupe là Wizard, si jamais tu es à l'occasion d'en de diffuser ouais, bah, euh, on, va, on va se renseigner justement ouais. c'est ça qui est intéressant c'est que moi aussi dans l'émission j'essaie d'apprendre de, des choses aux, aux auditeurs mais moi aussi j'en apprends avec mes et invités oui, donc euh, forcément et comme je m'intéresse vous me donnez des noms moi je vais les chercher puis d'ailleurs euh, je me suis renseigné Deportivo des c'est un groupe originaire de Bois d'Arcy dans les Yvelines Donc voilà, okay. <rire> c'est pas si loin que ça, finalement. Trompé, ça. Ouais. on l'a trouvé. Ouais. Très bien, donc euh, vous avez cité pas mal de, de groupes, et puis euh, donc, euh, Wizard, un groupe à découvrir. Et, et après, moi, ce que je veux dire aussi, c'est qu'avec mon expérience, moi, ça m'est arrivé d'aller à des concerts où j'ai vu un groupe une première fois et qui ne m'avait pas forcément marqué donc il faut savoir aussi que les groupes euh, d'un endroit à un autre euh, je sais que par exemple le Bouillon c'est un, un, un, un, une salle que j'aime beaucoup parce que le son est excellent il y a d'autres salles euh, sur Orléans où ils ont le mérite d'avoir de, de, des artistes et tout ça, il y a du, des bons groupes qui passent et tout ça, le son n'est pas toujours bon, oui, mais bon, ouais. après euh, voilà, euh, il faut aussi faire la part des choses c'est aussi euh, une occasion d'aller les voir et ça m'est déjà arrivé de voir euh, un groupe à un endroit et sur le coup ouais, j'ai bien aimé, sans plus et quelques temps après, me prendre une claque avec le même groupe. j'ai dit, oh, ouais. j'ai déjà vu, ouais. je ne me souviens pas qu'il m'avait mis euh, autant la, <rire> la mm. patate et puis franchement, euh, c'est pour ça que des fois il faut aussi euh, les voir à plusieurs endroits parce que, bon, il y a des endroits où — Où ils sont mieux que ouais. d'autres. Voilà. C'est ouais, le côté que, humain. — en fait. Ouais. Mais en fait, au-delà de l'endroit pur et simple, il y a ça qui est un facteur. — Il y a l'ambiance. — Mais aussi. je pense qu'il y, y a ce truc de contexte. En l'occurrence, nous, nous c'est assez, euh, assez visible. Mais quand on est allé voir Wizard cette première fois et que ça nous a pas forcément... Euh, C'était une première partie. Première partie de Last Train, mmh. qui est un peu le groupe qui tourne actuellement en France... Et donc ouais, t'arrives ton machine machin, tu te dis bon c'est la première partie, et tu sais il y a ce cadre là de la première partie où c'est forcément moins bien, tu sais tu pars de ce, ouais, ce principe-là qui est <rire> pas du tout bon. Hein. Et donc là ensuite on les revoit dans un autre contexte où c'est un festival, ils ont leur temps machin, c'est pas la première partie de qui que ce soit. Et donc là ouais, tu vois les gars qui s'approprient la scène, un truc de ouf. Et puis euh, et puis tu tu vois ça d'une autre manière. Mmh. Et, et là c'était mmh. génial. Ouais. Mmh. Donc ça, ça joue beaucoup aussi, ce truc-là, je trouve, de première partie et tout ça. Oui, oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut, faut aller au concert et puis euh, découvrir des, des groupes. Alors moi, j'aime bien justement, quand il y a des festivals des choses comme ça, c'est qu'on y va pour Tel ou tel groupe, et on en découvre d'autres. Ouais. Donc, au fur et à mesure, comme ça, ça nous permet d'en connaître de plus en plus. Mm. Et puis, euh, voilà, on fait chacun ses goûts, chacun fait ses choix. Et il y a des groupes qu'on retourne voir avec beaucoup de plaisir, et d'autres des fois qu'on qu'on retient même pas. Voilà, ouais, c est, c est, ça fait partie de, du jeu. Euh, on discute depuis pas mal de temps déjà. Hein. Okay. On <rire> va peut-être envoyer un petit peu de musique parce ouais. que les les euh, les auditeurs ont ont envie aussi d'écouter un peu de musique. Alors déjà tout à l'heure, on a écouté un, un morceau. Euh, et puis là, on va écouter un deuxième, il s'appelle comment Ils nous ont traqués, non C'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, vous voulez en parler tout de, de, de suite on ou on en parle après On peut-être après. Hein. Après, ouais. ok, c'est comme ça. Donc, on, on écoute un deuxième morceau du groupe Ombrage, qui est notre, euh, le groupe invité de cette émission numéro 542. Mm. morceaux à la suite. On a écouté d'abord le groupe Ombrage qui est notre invité de cette émission numéro 542. J'espère que ce numéro-là vous portera chance pour l'avenir. Euh, donc euh, ils nous ont traqués et à l'instant c'était Pulsion interprété par le groupe Full System dont vous avez euh, fait la première partie il y a quelque temps. Donc au bouillon on en a parlé tout à l'heure. Euh, justement euh, on, va, on va parler quelques événements aussi. Euh, Est-ce qu'il y a des, des concerts que vous avez repérés dans les Les semaines qui viennent pour euh, que vous avez envie de, euh, auquel vous avez envie de participer. Ah, de par de jouer, tu veux dire Ou de, de, de, de participer bah, en tant que, que spectateur. spectateur oui, bien voilà. sûr. Bah, <rire> justement. Après, on parlera de vos projets, bien ouais, entendu. <rire> on a nos nos copains, si je puis dire. Enfin, on a partagé une date avec eux euh, en juillet dernier. Caléide euh, qui est un mmh. groupe de, de reggae super groupe de reggae et, euh, et donc ils jouent justement au Bouillon jeudi prochain avec un autre groupe enfin ils font la première partie d'un autre groupe que je ne sais plus ce que c'est mais euh, je pense qu'on va se faire une sortie reggae tous ensemble parce qu'on ouais. avait bien aimé c'est sympa <rire> ouais, vous, vous aimez aussi le reggae voilà comme quoi ah, euh, euh, tout, euh, tout. Euh, à partir oui. du moment où c'est bien fait voilà c'est eh, oui. ce qui compte Exactement. Très bien, donc euh, ben justement à propos de deux concerts Alors déjà on va reparler d'un concert, on l'a su euh, la semaine dernière Donc euh, on savait déjà que la Jari allait venir le 1er euh, avril à l'alliage à Olivet. Euh, donc c'est pas une blague hein, le 1er avril Et maintenant on le sait, on le sait depuis la semaine dernière Que la première partie sera faite par Alex Lebaille Donc euh, retenez bien cette date là, le 1er avril à l'alliage à Olivet. Euh, d'autres événements aussi il y a un autre événement on va, dont on va parler tout de suite c'est le Creek Fest. donc ça sera la semaine d'après euh, pour le, les gens qui veulent sortir le samedi 8 avril à partir de 20h ça sera le Creek Fest numéro 2 et euh, ça se passe donc à Cléry-Saint-André à l'espace euh, Loire euh, Salle Espace Loire voilà c'est comme ça que ça s'appelle et donc il y aura le groupe Prisma bien entendu il y aura Earth Line, un groupe que je ne connais pas, ce sera l'occasion de les découvrir, et le groupe Warm Up qu'on avait reçu déjà il y a quelques années, déjà dans les studios d'orateurs Arc-en-Ciel, et donc ce sera l'occasion de les retrouver. Donc retenez bien ces deux concerts-là. On peut en rajouter un troisième, pour l'instant les dates sont déjà arrêtées, c'est le Maverick Alive numéro 12. Voilà, le Maverick Alive, on reprend après le, cette longue période d'arrêt due au Covid, les annulations, etc. Donc on reprend avec le Maverick Alive numéro 12, qui aura lieu le 10 juin et ça se passe à l'espace Berrère donc la grande salle de l'espace Berrère à la chapelle Saint-Hymen et on aura avec nous le groupe Costume, le groupe Duke, le groupe Yeti et Melody Road. Voilà les quatre groupes qui seront présents pour le prochain Maverick Live numéro 12 le 10 juin. 2023, on en parlera d'ici là de toute façon voilà, donc on parlait aussi tout à l'heure euh, de vos de vos influences, donc on avait commencé à aborder un petit peu le, le morceau Euh, le, le morceau le, le sujet ouais. <rire> oui, parce que je parlais aussi du morceau parce qu'il y a plusieurs choses on avait dit aussi qu'on parlerait du morceau qu'on a, a passé c'est pour ça que je me suis un petit peu embrouillé euh, déjà on va finir avec les influences euh, alors déjà vous écoutez des musiques différentes parce que vous faites du rock mais vous écoutez aussi du reggae c'est vrai qu'il ne faut pas se fermer il faut écouter plein de, de bonnes choses ouais. euh, et, et quels, sont les, quels sont les artistes qui vous ont inspiré ou que vous aimez déjà le pro reggae c'est Bob je Bob, peux sûr. parler de ouais. reggae s'il te plaît ouais. Ouais, non, beaucoup de reggae différents en fait euh, oui tout à fait bon, ouais, vraiment plein de choses de Caléide aussi qui a été vraiment une bonne découverte pour le coup qu'on retrouvera euh, sur un, un festival euh, d'ici juillet on y reviendra tout à l'heure je pense euh, après euh, ouais non il y a pas mal de petites choses des artistes euh, moins connus dont je me souviens même plus le nom d'ailleurs <rire> euh, non après il y a pas mal euh, on, on a une écoute qui est assez éclectique aussi euh, au niveau des styles Donc, euh, il euh, ouais, tu sais pas. Pas. <rire> <rire> est beau. Il est beau. Il est beau. Il est beau. Il est beau. Il est beau. Il est beau. Euh, pas mal de, de chansons françaises pour moi aussi euh, Francis Cabrel <rire> ah ouais, <mais> les, <rire> voilà. la version de Dark de la chanson française Non, pas, pas mal de choses c'est pour ça que c'est compliqué d'en de, de, parler d'un seul euh, après sinon si on peut retourner sur du rock du Pink Floyd aussi, pas ouais. mal, on en parlait ce matin ouais il y a les, les, les gros les classiques pas, ouais, ouais, ça. franchement tu vois on va, on va pas faire comme de Il y a plein de gens tu sais, qui essaient de donner plein de trucs, des petites niches, des petits trucs, mais en fait, on écoute aussi un peu tous la même chose au début. Et puis nous, c est, c est, on n'a pas honte de dire qu'on qu kiffe de ouf des, des trucs très connus. Donc ouais, Pink Floyd, tu vois, le mmh. classique, mmh. Euh, Led Zeppelin tout ça, évidemment. Radiohead euh, aussi, un petit peu, quand même. Ah, ah, euh, ah, ah, <rire> a, il peut y avoir des débats dans voilà. Radiohead, euh... On va commencer là-dessus. Mais c'est globalement de la musique qu'on aime beaucoup, évidemment et pas mal de, de, de musique avec des textes en français. Mmh. Notamment... Euh, ouais, il du... faut le dire. Il faut, ah, il faut, il faut le dire. dire ouais, je ne le, euh, le dis pas. Notamment Téléphone. Euh... <rire> J'attendais là. On, on ouais. aime beaucoup beaucoup Noir désir forcément, <rire> la, la grosse, une des grosses têtes du rock français. On aime beaucoup Amiens XVI. Euh, Bien sûr. Et on a aussi écouté un peu d'Eiffel, de Luc, les, les groupes un, peu un poil plus récents. Bon, un, poil... Un, po, un poil plus récent, plus trop <rire> maintenant mais des euh, groupes où, voilà, où ça chante en français où il y a un texte qui est, peut être pris plus frontalement ouais, où on, peut, ouais. on peut tous les quatre parce qu'on n'est pas non plus des experts en anglais euh, comprendre, euh, bah, en tout cas nous donner euh, notre propre euh, vision du, du morceau plus facilement et des textes, qu'est-ce que ça veut dire faire le lien entre la musique et le texte et ça euh, c'est très en tout cas c'est très important pour nous parce, qu parce que Mathéo chante en français et que on on, c'est un critère important d'ailleurs dans notre musique de de faire la globalité de, de chansons en français voilà, parce que c'est une langue très belle ouais, ouais. et que on, le public peut comprendre plus facilement ouais. nous aussi et qu'on en vit simplement après on écoute aussi un tas de trucs ah, bien sûr, bien sûr. Bah, dans, dans les classiques français aussi tu vois moi j'adore effectivement Jacques Brel par exemple je trouve ça exceptionnel — D'ailleurs, ils sont derrière nous, les, les trois, Oui, mais... <rire> ils mais, sont mais, derrière... euh, euh, Jaco, euh, bien sûr. — Oui, ils veillent sur nous, sûr, de sûr, la — Voilà, <rire> ils il Non, mais c'est vrai qu'il y a une photo... Euh, on va l'expliquer un peu pour les, les gens qui, qui ne sont jamais venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il y a une, une photo avec euh, Georges Brassin, Jacques Brel et Léo Ferré. Voilà. voilà. Ouais. Et euh, c'était donc un moment important de radio où c'était... Euh, Je ne me souviens plus sur quelle radio, mais en tout cas, c'était un moment qui avait été immortalisé grâce à cette photo-là. Et donc, on a cette photo-là dans les studios depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que ça reste une référence encore aujourd'hui de, de grands sûr. artistes. Voilà. Bien Très bien. Voilà, d'autres choses à rajouter encore S'il si y a d'autres noms qui reviennent au fur et à mesure, bon... Moi, j'en ai un petit qu'on a vu récemment, bah, juste avant... Euh Avant Deportivo, euh, Pandore, Pandora, qui est une très ah bonne oui. découverte euh, avec des, des affluences. Euh, Première partie de des au bouillon, euh, ça, ça. voilà. On, on retrouve un petit peu euh, l'esprit euh, dénonciateur un petit peu. Euh, donc c'est un trio euh, violoncelle euh, guitare, piano, euh, chant piano, chant, ouais, piano, piano, piano, avec des enregistrements derrière en, en bac, et euh, c'est très très bonne découverte en fait. D'accord, je ne connais pas du tout les éditions un... de la région, non Ou... Des parisiens, je crois. c'est un artiste qui, qui, mélange, euh, qui mélange plusieurs styles de, de musique, Il est vachement, bon, on a l'impression qu'il a été vachement influencé euh, par la scène actuelle de, de musique qui est plutôt basée sur le, le hip-hop français, quoi, sur la, la, la, la, la pop française, et aussi du coup des musiques peut-être un peu plus rock comme, comme Damien Cés, quoi. et donc c'était vraiment très très cool, très bonne découverte. Très bien, donc voilà encore un nom à découvrir euh, C'est comment déjà son nom C'est Pandore Pandore, voilà, la boîte de Pandore ça. On oui. s'en souvient comme ça, c'est un mot oui. Mémothéchnique me... <rire> <rire> Très bien, euh, ok Donc euh, On avait dit aussi qu'on parlerait du morceau Qu'on vient d'écouter, un morceau qui s'appelle Ils nous ont traqué euh, C'est quoi le sujet de, de vos chansons en général Bah tu vois ça, ça rejoint un peu forcément Le, le truc des influences Euh Ben en fait, on, on, encore une fois, on aime tout. Et puis, il y, y, y a ce truc de... On aime bien la musique qui, qui se veut un peu politisée, etc. Enfin, d'ailleurs, beaucoup, euh, parce que c'est important. On aime ouais, aussi, vous avez on, votre avis, vous avez ouais, envie de, de ouais, l'affirmer, ouais. puis voilà. Mais on aime, on aime aussi la musique qui juste euh, parle avec des émotions plures et dures, quoi. Et, et là, en l'occurrence, nous, nous, ce qu'on aime bien, c'est quand même un peu mélanger les deux c'est c'est ce qu'on on se retrouve le mieux je crois mais euh, ils nous ont traqués ouais c'est quand même assez en fait c'est une chanson qui est presque un peu ironique même dans la manière d'écrire les textes etc mais euh, ce, ce, ça veut parler un petit peu de euh, comment dire de l'oppression quoi c'est des, des sujets assez classiques en fin de compte Euh, mais qu'on essaie de tourner un petit peu c'est un morceau très ironique aussi dans le, la musicalité ouais, on ouais, a, ouais. On a on a un pont qu'on a adapté un peu plus en live euh, très funk limite qui est le funk c'est censé être une musique plutôt joyeuse de base alors ouais. finalement les textes ne le sont pas du tout ouais exactement ouais. Ouais, comme pas vrai. mal de euh, textes d'ouvrage oui — D'accord. Donc voilà un des sujets. Euh, Est-ce qu'il y a aussi des chansons d'amour que... que ça, c'est quand même un sujet qui revient Ouh. pratiquement toujours. Euh... — My lovely. <rire> Alors je sais que vous Alors, êtes que... plutôt engagé dans certaines idées. Mais peut-être qu'il y a aussi... Euh, tu parlais tout à l'heure de, de l'émotion. — Ouais, ouais. En fait, on... <rire> moi, quand j'écris, j'essaie de... De... que deux versions soient, soient possibles en même temps et donc effectivement tu peux, il peut y avoir des chansons d'amour il y en a hein, si tu veux mais, euh, mais c'est toujours fait de manière à ce qu'on puisse aussi comprendre un autre message derrière tu vois euh, une chanson qui s'appelle drapeau du monde qui, qui parle un peu de ça et qui peut aussi être prise totalement différemment très politique et, et, et ouais on, on aime bien lier ça, en fait il n'y a jamais vraiment le truc terre à terre où c'est vraiment euh, euh, mon amour je t'aime quoi il y a, y a, tout, y a toujours plus... un truc un peu vicieux derrière entre guillemets ah, en même temps vous, vous exprimez en français donc c'est pas toujours évident de dire les choses telles quelles parce que le, les gens en face vous comprennent hein, quand vous dites en anglais I love you baby ça passe très bien en français <rire> c'est un peu plus compliqué peut-être donc euh, forcément vous jouez plus avec, euh, avec euh, les phrases, le double sens des choses comme ça peut-être non ouais puis il faut dire que c'est une langue euh, c'est magnifique le français c'est une langue beaucoup plus riche du, que, ouais, que, que l'anglais Et puis tu Déjà. peux t'amuser avec deux phrases, euh, effectivement, à leur faire dire un peu ce que tu veux. Et puis euh, le but, c'est effectivement, c'est le discours classique aussi, mais c'est que chacun il voit ce qu'il veut dans ces textes-là. Ouais. Et, euh, et ouais, ouais, en français, effectivement, je pense qu'il y a toujours un peu, euh, y a, y a, ça amène à la réflexion, tu vois, qui est plus profonde que, que, que l'anglais, même s'il y a des très bonnes choses en anglais. Mmh. Mais, mais ouais, le, le français, c'est chouette. C'est le bruit, c'est une très belle langue. Ouais, ouais. Et puis, vous, vous avez aussi un morceau, en, au moins un morceau en, en anglais euh, Ouais, en fait, il y a même des morceaux, si tu veux. Je chante le trois quarts en français et les refrains sont en anglais. D'accord. On, <rire> euh, ouais, on, on aime bien faire des trucs comme ça. Dans la part des mondes, il y a un passage, où il y a deux mots, c'est en espagnol, tu vois. Et ouais, on aime bien faire des trucs comme ça. Il y a un morceau qu'on va jouer ce soir, normalement, qui n'est qu'en anglais. Euh, ouais, on se prive pas de le faire en fait tu sais c'est des trucs où genre on se dit faut que ça sonne comme ça c'est comme ça que ça marche et puis let's go on se force jamais vraiment effectivement le français vient plus naturellement parce que c'est comme ça moi que j'aime écrire mais euh, on fait aussi de l'anglais parce qu'il y en a qui savent bien parler anglais pas moi mais Pierre <rire> il, est, il est bien en anglais Donc ouais, il y a pas de limite là-dessus en fait. Et, et après de peut-être d'autres langues. Euh, vous avez parlé tout à l'heure de l'espagnol, donc il y a quelques mots dans une chanson, peut-être une chanson complète en, en espagnol. Et oui, pourquoi pas, pourquoi <rire> pas, pas un jour. Ouais. Ou en allemand hein, ou en russe. Ouais, ouais, ouais, ca carrément, carrément. Après, on veut pas non plus, tu sais, jouer les imposteurs. De qu'à les deux mots, dire « Regarde, tu vois, on connaît des mots en espagnol, c'est joli ». L'idée, c'est quand même que, que ça ait du sens, oui, qu'on sache fait. aussi ce que ça veut dire, qu'on sache l'interpréter, etc. Et donc, euh, et donc pour l'instant, je ne me sens pas encore de faire du russe. mais euh, <rire> – Peut-être de l'Ukrainien, alors. – J'irai retrouver Petrushka dans un bistrot russe, et puis euh, on discutera, et puis on verra. – <rire> Très bien. Euh, on écoute encore un petit peu de musique Go. Go. Donc le, le morceau qui suit C'est un morceau qui s'appelle Héroïne eh ouais, eh ouais, ouais. Oh là là. On en parle après ouais, un... All right, All right. cry at night. deux morceaux à la suite on a écouté Ombrage avec un titre qui s'appelle Héroïne dont on va parler tout de suite et à l'instant c'était deux gigs un groupe qu'on a reçu il y a quelques semaines dans les studios de Radio arc en ciel pour découvrir et franchement j'ai réécouté l'album après chez moi tranquillement euh, bon moi j'aime bien quand, quand je fais le ménage par exemple <rire> passer de la musique et franchement j'ai pu apprécier le superbe super album avec des très bons morceaux très bien enregistrés et puis euh, des très bons musiciens Et des chansons qui me plaisent bien en tout cas voilà. Deux gigs, il fallait en parler euh, Le morceau qu'on a écouté s'appelle A Real Good Time Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu en anglais Real <rire> Good Time Voilà, donc euh, euh, Là on revient avec le groupe Ombrage Qui est notre invité de cette semaine Et euh, déjà Il y a une question que je ne vous ai pas posée Pourquoi avoir choisi le nom Ombrage Voilà, je pense qu'à chaque fois On vous, vous pose la euh, question Est-ce que tu connais Harry Potter Euh, je connais mais c'est vrai que je connais pas tellement l'univers bon, ouais, je vais pas pouvoir faire la blague <rire> mais euh, il y, y, y a une dame qui s'appelle Dolores Ombrage dedans. et en fait on la trouve très belle du coup on a décidé de s'appeler comme ça D'accord. Voilà. ok ben je chercherai <rire> c'est évidemment une panne. c'est pas non non euh... je sais pas c'est pareil c'est les noms de groupe t'as 16, 17 ans euh... Je sais plus. Ouais, enfin, t'es jeune, quoi. Et puis, euh, <rire> et puis, au fur et à mesure, tu te dis bon, bah, c'est comme ça. Puis, en ouais, voilà, même et... temps, il faut trouver un nom. Donc, euh, exactement. Et puis, l'avantage, c'est que des groupes qui s'appellent Ombrage, ne doit pas en avoir beaucoup. Ouh. Non, vous êtes le seul. Il y a un rappeur <rire> sur YouTube. Ouais. <rire> ouais D'accord. Ça, ça, ça, on, on, mais, ça <rire> va. C'est pas une trop grande notoriété. Ouais, ça, ça, ça va. Ça <rire> va aller. Non, en vrai, c'est toujours délicat ce moment de. Choisir le nom de groupe mmh. et tout parce que de toute manière j'ai l'impression que peu importe ce que tu choisis ça me fait ridicule parce que euh, ouais il y a le truc de allez ah, les gars on crée notre bande et tout va avoir un nom de bande tout ça <rire> tu sais c'est un, un peu gamin quoi et en fait c'est vrai que quand tu as des trucs ultra connus et tout tu vois où tu te dis putain ça sonne d'enfer en fait tu te dis les gars quand ils avaient 15 ans ça devait être aussi pourri que nous tu vois <rire> et je pense qu'en fait le, ce truc des noms de groupe C'est ça devient stylé parce que ça devient connu, tu vois. C'est un peu ça. Tu, ouais, vois, tu ouais. regardes bien même ouais. les Beatles, voilà. Oui, tu vois, les, voilà. Des trucs comme ça, les Rolling Stones, etc. Des, des ouais. énormes groupes. On parlait tout à l'heure des Pink Floyd. Ouais. Il a fallu trouver un nom. Aujourd'hui, quand on parle des Pink Floyd ou des Beatles, on pense pas aux scarabées, on pense ouais. euh, aux groupes, voilà. Ouais, ouais. Et ils ont réapproprié le mot. Et voilà, c'est ça. C'est ça. <rire> Très bien, donc maintenant on a une petite explication, et puis bon, euh, <rire> donc le groupe Ombrage, euh, notre invité de cette émission numéro 542, voilà. Euh... Vous allez vous mettre en place pour faire une première interprétation direct live Oui, carrément. Mmh. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà commencer à enlever la musique de fond. Euh, je vais aussi baisser un petit peu le potentiomètre, parce que souvent, quand vous interprétez des morceaux, euh, vous en voyez plus que quand vous parlez. C'est un peu boité, Voilà. Donc, on va essayer d'éviter la saturation. Et puis, euh, quel est le morceau que vous allez interpréter euh, C'est un morceau qui s'appelle « All Night Said No ». C'est une, entre guillemets, exclue acoustique. On n'a jamais fait écouter ça à personne. On avait, pour info enregistré ça... Au au studio Tram 28 euh, vers beaulieu les Loches. c'est du coup des tours en fait et euh, oui c'était à la suite d'un tremplin euh, une après-mère avec Fabien Tessier c'est lui qui l'a enregistré d'ailleurs on la diffusera la version studio mais du coup on se fait une petite, euh, une petite acoustique et, et puis voilà c'est tout très bien quand vous voulez Survient l'enfer, är inte bara en kärlek, utan en kärlek som är en kärlek som Feu de joie, contre un empire il nous reste Le cœur et la voix L'espoir et leur peste Tu le tiens dans tes doigts Direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Ombrage. Voilà un premier morceau. Euh, je pense que ça, ça envoie bien là déjà. Euh, donc deux guitares, un caronne et une voix. Donc euh, super dans l'émission Marika. Ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau et, et c'est en, en exclusivité mondiale. Il faut quand même. Ah oui, oui, <rire> Alors le morceau il s'appelait comment exactement night All Night, Sad no. Night. All night said no, said no. Ok, d'accord. Donc euh, je le mettrai sur le programme de l'émission de pas, ouais, <rire> ouais, pas, pas ce soir. D'accord, on a compris. <rire> <rire> pas ce soir. Pas ce soir. Peut-être euh... Peut demain. Peut-être ouais. demain. demain. Peut-être demain. demain. Si affinité. Voilà. <rire> euh, donc euh, <rire> superbe morceau. Alors euh, avec justement euh, des phrases en anglais et puis le reste ouais. en français. Voilà le voilà. petit clin d'œil. Il y, y a aussi des, des groupes euh, qui, qui ont des noms anglais des fois et qui interprètent tout leur, euh, tout leur répertoire en, en français, j'en ai déjà connu pas mal. D'accord ouais. Ouais et et il y en avait un qui s'appelait Thank You Margaret. OK. Et ouais. tous les morceaux qu'ils interprétaient étaient en français. Vous ne oui. pas. Euh, okay. Okay. Non, enfin, non, pas du tout. C'est un groupe qui, qui a disparu, qui n'existe plus aujourd'hui, euh, mais qui était là au début de l'émission Madrecat, donc il y a une bonne dizaine d'années. Et euh, d'ailleurs, euh, s'il nous écoute, Guillaume, qui était le chanteur-guitariste, euh, qui aujourd'hui euh, s'occupe de, de faire le son pour des grands concerts, donc euh, okay, dans la vois. région euh, parisienne, donc <coughs> il est peut-être, euh, doit être encore de temps en temps du côté de sa guitare, mais il est aussi de l'autre côté, donc euh, du côté de la technique pour les autres artistes, ce qui ce quitte, super, en tout cas il nous a laissé des très bons albums, euh, thank you, Margaret si vous avez l'occasion d'écouter, oui, vous carrément. verrez qu'il chante en français et euh, c'est fort et c'est forcé, j'aime bien ce, ce groupe, voilà, il aurait peut-être pu vous influencer, d'accord <rire> donc je pense On que peut-être, Faudrait, faudrait écouter, très bien donc euh, ben, un superbe morceau hein, donc euh, euh, interprété en direct live, il y en aura encore d'autres, c'est ça Et ouais, trois autres un un trois autres, ah, vous nous avez guetté Voilà, on va oui. se débrouiller pour avoir le temps. Eh, oui, C'est oui. vrai que le, le temps passe très vite. Et ouais, on commence à 19h. Il est 20h39. 20 euh, euh, ah, oui. oui, 41. Euh, ouais. Oui, il y, y a plusieurs horaires. Ah, ouais. Moi, je regarde toujours celle ouais, de l'ordinateur, ouais, ouais. parce qu'en principe, elle est plus à l'heure. Celle-là, bon, il y a un petit décalage. Mais bon, le temps passe très vite. Il nous reste encore une heure et quelques. Donc, on a encore le temps de faire d'écouter les morceaux et de continuer à découvrir euh, votre univers. Euh, justement, euh, pour découvrir votre univers... Euh, Je voudrais savoir quels sont vos projets Pour, pour l'avenir Parce que là maintenant vous commencez à faire des, donc des concerts Est-ce qu'il y a d'autres concerts qui sont déjà prévus Ouais il y a d'autres concerts évidemment euh, En fait on s'est pas trop lancé Sur le, le booking de cette année C'est à dire que c'est des concerts un peu Qui, qui sont venus naturellement euh, On n'a on pas, pas monté de trucs et tout Pour l'instant Parce que déjà le, le premier projet c'est de sortir le premier projet Tu vois le truc d'accord <rire> Parce que là, là on diffuse en plus des titres Qui sont pas encore masterisés Donc, euh, donc en fait l'album n'est pas encore sorti mais, euh, mais ça devrait être pour fin mars un truc comme ça je pense donc c'est déjà un truc qui nous prend énormément de temps beaucoup d'énergie tu sais les sessions de mixage etc. Et on essaie de faire ça bien, de donner un peu tout ce qu'on a. On va d'ailleurs aussi sortir un clip qui a déjà été tourné, tourné et réalisé d'ailleurs par Aaron Benjamin s'il si passe par là. Un gros bisou, c'était un grand plaisir de collaborer avec lui. Ouais. Et surtout qu'on a un résultat qui est franchement, franchement charmé et donc on est très content. Et, euh, et ça sortira, euh, c'est un titre qui s'appelle « Lettre noire voilà. ». Et donc, sinon les, les concerts, les concerts, les gars. Des, des, des concerts, les <rire> Vous sont... avez les, déjà des dates Et on ouais, ouais. A... Euh... Demain déjà. Demain, commencer. Demain soir euh, à Romorantin, euh, finale du tremplin MJC. C'est ouais, euh, la maison, la de, la de la maison temps, des ouais. jeunes à Romorantin qui organise un tremplin. D'accord. Et donc, du coup, il y a eu deux phases de sélection. On a réussi à gagner la, la première soirée avec des groupes vachement sympas. D'ailleurs, c'était vraiment une très bonne soirée, une très belle découverte. Et puis là, on, on, on y va pour la finale demain avec trois groupes. Ça va être, ça va être très chouette. On va bien, bien s'amuser. Ouais. D'accord. L'important, c'est de participer. J'espère que vous allez gagner quand même. Inch'Allah, on, on, on espère aussi. On espère aussi, on espère aussi. <rire> très bien. Euh, donc demain, Romorantin. d'autres dates encore euh, Ouais, on fait un, un, un, un drop-kick. Euh, combien Le 30 28 avril, samedi 28 avril. 20, ouais, samedi, tu t'es oui, oui. un groupe parisien qui s'appelle Too Much Class euh, à découvrir euh, 29, 29, 29 ah, oui oui, c'est ça. Les ouais, deux. Ouais. Euh, avril. Ouais sinon euh... après on va avoir le, le festival Traknar un peu plus tard dans l'été aussi. Ouais, euh, on pourrait euh, parler euh... du festival Traknar. Voilà, c'est donc c'est un festival sur deux jours, donc le 7 et 8 juillet. Nous on va passer le le 7 avec une programmation qui est de ouf. Ouais, ah bah, qui est vraiment à chaque assez fois, sympathique, gâte c'est vrai oh ouais, le, tout à fait. Festival de festival le Traknar à chaque fois c'est un c'est un vrai plaisir. Ouais. Vous avez des, des noms non, déjà ouais, ouais, tout à sûr. fait. Les donc Burning, euh, avec les Burniers. Les Burniers, ouais, j'ai déjà eu l'occasion de voir là-bas. Ouais, <rire> Euh, justement euh, chez Traquenard voilà. tout à fait on a aussi euh, Ludwig. Ludwig van 88 ah ouais carrément ouais, euh, ouais tout à fait c'est une <rire> <Ludwig>. <rire> non mais c'est vrai que c'est un groupe bon pour les gens qui connaissent le punk des années c'est un groupe qui a déjà pas mal d'années des... oui, ouais, donc voilà ouais, Ludwig Un groupe parisien, c'est ça Oui, ouais, ouais. les, les burnings, ils ont tourné avec Noirdez et tout. Tu vois, ouais, les, les burnings, euh, c'est pareil. Ouais. Tout à l'heure, vous parliez justement à, à l'école. Je me souviens, quand, quand j'étais à l'école, j'allais... Euh, donc moi, j'étais à Benjamin Franklin, pour ceux ouais. qui connaissent. Ouais. Et j'allais faire des cours de portugais l'après-midi, le, le mercredi après-midi, euh, à Poutier. Dans, okay. dans le lycée à côté Parce que c'était le seul à le proposer Et je me suis dit bon c'est toujours bien pour passer des examens D'avoir une langue en plus Ça peut me rapporter des points Et moi j'avais cette facilité donc Comme c'est ma deuxième langue euh, Je me suis dit bon moi, je vais aller là-bas Et j'étais avec une personne Et on parlait beaucoup de, de rock, de musique, ouais. de punk, mmh. etc Et, euh, ben, et donc euh, ce, ce, ce garçon là s'appelait euh, Thomas Ah, <rire> sacré Thomas Donc vous le connaissez, donc vous plaisir. avez reconnu. C'était le, le batteur des communitaires Sect sectes, hein, toujours, et des Bernie forcément. Oui, oui. Et, et justement, il euh, y, y a quelques années, j'avais été à un concert, et euh, j'avais été le, le, le voir après le concert, parce que bon, euh, j'aime bien aller discuter avec les musiciens. Et, et ça, faisait quoi ça faisait 20 ans qu'on ne s'était pas vus. Ah, oui. et, et il me regardait, il me dit, euh, depuis tout à l'heure, je te vois tu me dis quelqu euh, quelque chose, mais je ne me souviens plus exactement. Ouais. Et là, je, je me suis dit, tiens, je vais lui parler en portugais. Et il m'a répondu. Ouais. Et du coup, il m'a dit, ça y est, maintenant, je me souviens bien. Et à chaque fois qu'il y a un concert des Burning, j'y vais avec beaucoup de plaisir parce que c'est un groupe que, que j'adore. Et euh, à chaque fois, il vient me voir. Et donc, ça, voilà, ça fait vraiment plaisir. Et comme quand on s'était connus, euh, on était gamins, quoi, on avait... ouais, marrant. <rire> comme quoi. Et on avait déjà la passion pour la musique. Donc forcément, euh, quand on a la passion pour la musique, on se retrouve quelque temps après. Il n'y a pas de problème. Et euh, donc, les, les le groupe Burning Head, un groupe que, que j'apprécie énormément, alors j'ai tous leurs morceaux pratiquement, j'ai même des, ouais. des morceaux euh, un peu particuliers des morceaux qui ont été enregistrés dans des conditions pas toujours très bien, mais j'ai tous leurs albums et, et c'est un groupe que j'aime beaucoup et qui sont déjà venus deux fois euh, représenter bon, ils ne sont jamais venus au complet ils ont toujours été représentés par JB ouais, euh, <rire> non, ouais. donc le, le bassiste JB ouais, ouais. JB ouais, <rire> euh, Jean-Benoît, c'est ça donc du groupe Burning Head et puis quand ils veulent ils reviennent ici dans les studios et j'aimerais bien qu'ils viennent euh, tout, tous ensemble pour, pour nous faire un petit live même en direct ça serait super ah, bien si en tout cas souhaite, ouais. voilà donc les Burning Head ouais euh, d'autres groupes encore qui, qui vont être à les copains. Euh, oui, bah il y a Kaleïde aussi sur la deuxième journée d'accord euh, on va se ouais, retrouver là-haut la enfin, deuxième journée oui, qui est orientée plus euh, reggae pour le ouais. coup Fait, pareil il euh, y a aussi une grosse tête là, je ne suis euh, peu aussi, ouais, euh, je qui est, pas sûr Terro aussi qui est pas mal connu aussi euh, sur reggae il a fait quelques quelques sons euh, qui ont bien, bien bien percé si je ne me trompe ouais. pas Donc euh, voilà, ça promet d'être une bonne journée aussi, ouais, je pense. Ouais. Et puis il y, a les, il y a les copains de Gun Rocking aussi qui font. Ah, les... Gun Rocking, c'est vrai. Gorry, on retrouve Gorry. On retrouve les gors, <rire> <ouais>. <rire> Et encore, encore un projet dans lequel il, il est. Et puis en plus, euh, il, il, est, euh, il a la petite casquette hein, dans le dans Et les ouais, Gun oui, Rocking. Il a la guitare, il a le short, il a les chaussettes. tout. Il joue carrément le le, le rôle. Là. Voilà. De, donc euh, un groupe de de Tribute, voilà, ouais. chercher le nom, euh, à ACDC, hein, bien ouais. entendu, Gun bon <rire> Rockin'. Voilà, très bien, un groupe que je suis déjà depuis pas mal de temps, et qu'il y a eu quelques changements au niveau des, des personnes, ouais. mais bon, le groupe existe toujours, et puis ils font toujours de la très bonne musique, et bon, euh, qui n'aime pas ACDC — Voilà. — Et oui. <rire> — Ouais, oh, <et> ouais, <rire> ouais. On, ah, on est peut-être d'accord, mais il y a peut-être des gens qui n'aiment pas aussi. Oui, hein, voilà. Non, oui. <rire> Très bien. En tout cas, ça, ça nous fera plaisir d'aller voir. Et ça se passe quel jour, donc, le... — Le 7 juillet. 7 et 8 juillet. — 7 et 8 juillet. Oh là là, il y a plein de choses ouais. au mois de juillet, hein. <rire> — Ouais, c'est un peu le... C'est à nevi en sulas C'est pas loin de là où il faisait avant, à Tigi et tout. C'est... Mm -hmm. C'est pas loin, mais là j'ai l'impression... Nevis en Sulasse, ouais. ouais, voilà. <rire> c'est la première fois que j'entends l'entends parler. Ah oui, c'était la première fois. Non, la première oui, fois oui. que je l'entends ici en, en tant que concert, parce que je connais quelqu'un qui habite là-bas, mais ah, je crois le dit que c'était la seule chose. Mais bon, maintenant, je, je saurais qu'ils font aussi des concerts là-bas. Très ouais, bien. Bah, non, mais là, je crois qu'ils prévoient un petit peu le passage au-dessus par rapport aux versions précédentes. Bah là ils ont mis euh, 2500 places en, en vente, un truc comme ça. Ah ouais d'accord. Donc euh, 2000 ouais, ouais 2000 oui. et euh, et bah ça commence à faire à faire pas mal quoi. Mm -hmm. C'est vrai que ce À chaque fois que j'ai été là-bas, c'était toujours un plaisir. Et puis, euh, donc, on, on félicite les, les organisateurs. Parce que franchement, à chaque fois, on passe un bon moment. Il euh, y a plein de, de bons groupes. Et puis, euh, voilà, ils font ça avec leur cœur. Ils font ça avec passion. Et, et, et ça se ressent, voilà. Et puis, moi, je l'ai vu euh, plus petit. Mais là, maintenant, 2000 places, c'est déjà un, un ouais, bon ouais, festival. Ouais, ouais, ouais, voilà. très fait. bien, en tout cas. Voilà, donc, on, on félicite l'association Traknar qui organise... Euh, Donc le, le Trapner Festival, euh, une fois par an, c'est ça ouais, <rire> Sur deux jours. Ouais. Voilà, très bien. Euh, bon, on a parlé déjà pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il nous reste comme question à vous euh, demander Donc on était toujours dans les projets, vidéos, euh, un clip vidéo, les enregistrements qui vont se poursuivre. Ouais, le, le, le, donc il y aura un, un EP ou un euh, LP Ouais, c'est un... un EP qui C'est un EP pour ouais, l'instant, d'accord. Donc ça a cinq titres. Cinq titres. Euh, voilà, donc on est déjà très contents. Ça représente euh, énormément de travail, et surtout ça, c'est notre premier vrai projet, tu vois, qui va sortir un peu partout sur Spotify et tout. Euh, c'est aussi notre premier grand investissement, etc. Enfin, tu vois, c'est un peu le, mmh. le début des choses un peu plus sérieuses, euh, qui implique notamment de, de, de, de, de faire attention à ce qu'on fait mmh. et de, en concert et tout, comme on en parle, on, on essaie maintenant de de vraiment prendre ça au sérieux. Enfin, on l'a toujours pris au sérieux. D'un autre côté, il ne faut pas trop. C'est des réflexions qu'on a. Mais, euh, ouais, il y a le côté rock and roll. Quand oui, il y a ça aussi, ouais, bien là. sûr. Euh, mais tous ces petits trucs à côté, voilà, on essaie du genre de ne pas arriver en retard, des trucs comme ça. Et, et, et oui, c'est déjà ce projet-là. Après, évidemment, on pense à la suite. À la suite, au niveau des enregistrements. il y aura sans doute un deuxième EP Enfin, en tout cas il y aura quelque chose d'autre derrière et puis St Stéphane est d'accord là dessus il, il ne l'apprend pas donc, euh, donc ça risque de se faire mais déjà on essaie de finir ça c'est un oui. an de travail voilà. donc, euh. ça, ça fait déjà un an euh, qu'on qu l'a sur les bras ouais. donc euh, on a hâte Oui. — <rire> Très bien, j'imagine. Et, et, et puis euh, donc, vous avez aussi envie de le peaufiner. Vous n'avez pas envie de le sortir trop vite parce que... Bon, il y en a certains qui sortent un, un truc, ils l'enregistrent en quelques, quelques séances et hop, c'est vite fait. Vous avez euh... pris, pris plus le temps parce que vous avez envie que ça corresponde exactement à votre univers, hein, que bah, ça, bah, ça vous représente tout à fait, quoi. — Oui et non, du coup, parce qu'en fait, comme on l'a dit, c'est un projet qui a déjà quasiment un an. C'est-à-dire qu'on a fait les <rire> premières sessions d'enregistrement en avril. Et, euh, et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, 4-5 ans pour un groupe, c'est finalement pas grand-chose. Et donc en un an, t'imagines pas le nombre de choses qui se passent, on évolue énormément artistiquement, etc. Et donc en fait, ce qui est enregistré, ce qui va sortir, ça correspond quand même plus à nous de il y a un an que nous de maintenant. Car il y a eu quand même, il y a beaucoup de choses qui ont changé, tu vois, on en, en parlait tout à l'heure. Et, euh, et donc ouais non, on aimerait bien que ça sorte assez vite là, parce que euh, effectivement on a pris quand même le temps de de faire ça bien, parce qu'on pense que peu importe le projet, que, que ce soit le premier ou pas, il faut le faire avec son cœur et au, au maximum qu'on peut le faire, tu vois. Et, et c'est ce qu'on a fait, ce qu'on a essayé de faire. Et, euh, et donc maintenant, maintenant que tout est enregistré, là on a envie que ça sorte, ouais, pour passer ah ouais. un peu à autre chose, parce que ça, c est, c est, on le garde sur sur les bras quand même, quoi. Donc il va sortir euh, sur, euh, sur toutes les plateformes ouais. de téléchargement Il va sortir en physique aussi Oui, ouais, bien sûr. On a prévu mm -hmm. de, de presser euh, quelques disques. Euh, on, les, on les vendra à la sortie de nos concerts. Je pense que d'ici d'ici le concert d'avril au droptic euh, on en aura à vendre. Voilà. Mmh. Ok, euh, peut-être un des vinyles, non, ou des cassettes. Ou... Oh, euh, pour l'instant, déjà on essaie de sortir des disques. <rire> oui, c'est déjà okay. un truc Dé de ouf. Déjà, déjà, ouais, c'est ouais. Avoir ouais. son disque, c'est déjà ouais. un truc de fou. Ouais. Non, parce qu'il y, y a aussi le fait que, que les gens peuvent télécharger les morceaux, mais il y a toujours des gens qui, qui à la sortie de vos concerts ont envie d'emmener un petit morceau de vous euh, chez eux pour pouvoir ouais, réécouter à nouveau ou dans leur voiture. Mmh. Bon, ça c'est de moins en moins dans les voitures, mais bon, euh, ils peuvent toujours le, le numériser pour l'écouter après, surtout le ouais, leur support. Oui, ouais, puis en fait, au-delà de — dans, dans ce cadre-là, c'est surtout une contribution à la oui. suite du groupe, tu vois. — Voilà. C'est aussi pas, don, aider, le, ouais. aider le groupe, quoi. — Parce que finalement, c'est comme ça aussi que, que, que vous allez continuer. cest à ouais, que ouais, avez, parce que vous avez investi un petit peu dans, dans les CD. Voilà. Mais et puis ce que ça peut vous rapporter, ça -à, à continuer. — Ouais. Bah, en, en fait, en soi, en vrai de vrai, ça ne rapportera personnellement rien. Parce que depuis déjà un bon bout de temps, tout l'argent qu'on reçoit, on le réinjecte dans les projets dans le matériel, dans tout ça. Et là, justement, la vente de ce disque-là, si on en vend pas mal, enfin peu importe d'ailleurs, parce qu'on se donne les moyens, peu importe, ça nous aidera pour la suite, tu vois. Et c'est super important, en fait. — Très bien. Donc euh, voilà, il faut aller au concert. Il faut aussi acheter des CD. Et puis en plus, l'avantage, c'est que les gens peuvent, euh, à la sortie du concert euh, discuter un petit bien peu bien avec sûr, vous. Et sûr. puis euh, surtout, les CD dédicacés, qui, pour l'instant, voilà, c'est juste le prix d'un CD. Mais dans quelques années, ça vaudra très cher. Ouais, — Peut-être. — <rire> Voilà. <c 'est> <rire> très bien. D'autres projets encore euh, Je sais pas. Euh, des tournées ou non, pour l'instant ?— Ouais. Bah après, évidemment, oui. une fois que ce sera sortisme, euh, ce cette EP-là... Euh, Il y a évidemment le projet de le défendre sur scène coûte coûte et euh, là on va passer en résidence, etc. On travaille, on est très bien entouré d'ailleurs, on est très, très content de ça et donc on va pouvoir travailler avec des gens qui ont beaucoup d'expérience. Euh, on, on travaille déjà, tu vois Stéphane par exemple. Mmh. Et donc là, ouais, on a prévu une résidence sur plusieurs jours où on va vraiment mettre en place un spectacle, enfin un spectacle, un concert écrit, etc. qui, qui tourne bien, quoi. Voire, il bon, y aura des intervenants, etc. Et donc le but, effectivement, après, c'est de pouvoir proposer euh, des, des concerts, pourquoi pas une petite tournée, ouais, de, de monter ça. On, on a ces idées en tête, bien sûr. Euh, après on essaie on, on est, on, faut qu'on sorte ça tu vois, pour voir un petit peu comment, comment ça se passe et puis envisager la suite mais on y pense déjà beaucoup effectivement Très bien, donc euh, voilà, on va, on va continuer à vous suivre, en tout cas les projets pour l'instant, la première chose c'est déjà l'EP qui sortira dans, dans quelques semaines c'est ouais, que, ouais, ouais. vraiment dans, dans les semaines qui viennent oui. euh, donc de toute façon euh, là aujourd'hui vous êtes venu avec des morceaux qui ne sont pas encore en masterisé mm. voilà, ils sont, ne sont pas finalisés complètement mais déjà ça donne une bonne, une oui, bonne oui. image déjà de, de, de, votre, de votre musique euh, donc on écoute ça ce soir à la radio et puis euh, n'hésitez Je ne sais pas si euh, là, ce soir vous rentrez dans la Maverick à midi, si vous avez encore des, des, des choses à annoncer dans les mois qui viennent, vous recontactez, vous revenez faire un petit tour ici et puis on reparle à nouveau. Euh, voilà au fur mesure de. On aime bien suivre les, les, les groupes comme ça. Et puis, on peut dire aussi que depuis qu'on fait cette émission, on a déjà reçu... Euh, bon, euh, je ne sais pas exactement, je n'ai pas compté le nombre de projets. Il y en a beaucoup qui, qui malheureusement, n'existent plus. Il y en oui. a d'autres qu qui reviennent régulièrement. Il y a des gens qu'on qu reçoit assez régulièrement. Est-ce que vous connaissez le groupe Lajari, par exemple ouais, On en a, euh, a parlé moi, tout à l'heure. Voilà, voilà c'est ouais. un groupe... Euh, bah, justement, il faudra les découvrir. On en a parlé tout à l'heure, c'était le 1er avril. Donc, c'est un groupe, c'est pareil, c'est un groupe un peu comme, le, comme les Burnley un groupe qui, qui tourne... Qui professionnel qui tourne un peu dans, dans, dans le monde entier. Et euh, eux, ils chantent en français. Tiens, ça, okay, aussi, ouais. Et donc, euh, ils chantent en français et euh, tu, on s'en mettra un petit, un petit morceau ouais, de chuteurs, si vous voulez. Ouais. Et vous si vous allez les voir, vous verrez que c'est un groupe super bien. Et régulièrement, tous les ans, ils viennent nous voir. Ils étaient venus donc au mois de novembre, si je me trompe pas. Habituellement, ils viennent au mois de décembre. Là, c'était au mois de novembre qu'ils sont venus, parce que ça faisait deux ans qu'ils n'étaient pas venus, à cause du Covid. Ouais, bien entendu, ouais, on, a avis, eu, oui. on a eu ce, cette année euh, Covid qui nous a bien embêté, euh, nous, euh, les, les radios, et tout le monde, hein, je crois eh que oui, eh oui, <rire> oui, les artistes, je crois qu'ils en ont pris bien, ouais. bien leur part aussi. Voilà, on écoute un petit peu de musique, après vous allez encore interpréter des morceaux en live, oui, il oui. est bientôt 21h, donc il nous reste une heure. Euh, alors moi, je, tout à l'heure, j'ai calé un morceau d'un groupe, c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'avais pas diffusé de leur morceau, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, on va on va diffuser ce soir. Alors il s'agit du, du groupe Le Soupul. Voilà, c'est un groupe euh, parisien qui chante en, en français, c'est aussi un groupe engagé, hein. il faut, faut tout à l'heure on a passé euh, Barricade, euh, Le Soupule, euh, le morceau qu'on va écouter, euh, je, vais, je vais le lire euh, rapidement. Bienvenue en France, voilà, <rire> parce que j'en je, ai calé euh, plusieurs, donc euh, bienvenue en France, on écoute ce, m ce, ce m morceau de ce groupe qui était déjà venu dans les studios Radio Arc-en-Ciel et qui a aussi participé à un Maverick Live. On écoute tout de suite donc le soupule et puis on est dans l'émission euh, consacrée au groupe Ombrage, c'est l'édition numéro 542 et on est ensemble jusqu'à 22h. On se dans les mains On meurt en convivant vivant et en mauvaise On meurt de vieillesse Sans le moindre remord En tour de bonnes caresses On s'appelait en or On meurt un peu jour, Se laisser faire le temps Est-ce qu'on peut se vanter d'avoir jamais souffert Est-ce que l'on peut juger les dilemmes ordinaires Quand on fournit la chair et qu'on prend les canons, quand on regarde la guerre, alors, on est un peu en on en France on s'en fout, c'est dans tes en avant, on est en avant, on on est contre comme des cons Nous en France on s'en fout, avant, on est en avant, on est en avant, on est en avant, on de croire qu'ils sont égaux Salut c'est Benoît Salut c'est David, on est la Lajari, Jari. vous écoutez Albino, notre pote sur arc-en-ciel dans l'émission Mavreca Radio Arc-en-Ciel, le vendredi soir, c'est l'émission Mabrika de 19h à 22h. Alors nous sommes ensemble encore pour une petite heure qui va passer très vite puisque l'émission Mabrika c'est toujours pareil, on arrive à la fin des 3h, on se dit tiens, euh, au début on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir dire pendant 3h et finalement on arrive à la fin des 3 heures, on se dit euh, est-ce qu'on aura le temps de dire tout ce qu'on avait prévu et de diffuser tout ce qu'on voulait aussi. Euh, donc là on a écouté euh, plusieurs morceaux à la suite, on a commencé avec euh, Le Soupul, bienvenue en France. On On a continué avec le groupe La Jari avec Evolution, The Brunettes qui était avec nous il y a quelques semaines dans les studios Radio-Arcenselle avec Situation et à l'instant, une artiste de la région parisienne qui s'appelle Lia et le morceau qu'on écoute depuis un petit moment, ça s'appelle « So Tired ». Voilà, j'espère que je l'ai dit à peu près bien. Euh, donc, euh, l'IA qu'on pourra peut-être un jour avoir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, euh, on revient avec le groupe Ombrage. Alors, tout à l'heure, on a parlé de, de plusieurs festivals, de plusieurs euh, concerts. Donc, on encourage toujours les gens à aller au concert. Et euh, on va peut-être rappeler les dates de, de vos concerts. Donc, il y aura le, le dropkick euh, très bientôt. C'est le... Samedi 29 avril, coup, avec avril. Euh, Too Much Class Match classe. On devrait, on devrait d'ailleurs euh, faire une date aussi. À Donc c'est un groupe parisien mmh. et on devrait euh, faire le match retour à Paris, sûrement à l'Olympique Café. D'accord. C'est bien ça. Yep. Avec euh, un autre groupe, j'ai oublié le, le nom. Donc ça va être très très cool aussi. Ça sera à Paris. On n'a pas encore la date exacte. Ça sera en juin. Et du coup en juillet, on a, on a le, le le, le, le vendredi 7 juillet avec euh, du beau monde comme les le mmh. learnings, etc. Et d'ailleurs, on parlait des rockers ont du cœur, et, et oui, on, on fera la, mmh. la prochaine édition qui se déroule en novembre Ça, c'est quand Je l'ai noté, je vais te dire. C'est le 18 novembre, voilà. 18, samedi, novembre. 18 novembre, très bien. On a déjà des dates pour la fin de l'année, ce qui est très bien. Donc, euh, ce, que, ce qui veut dire que cette année sera riche en concerts. Il y a plein de, plein de choses qui vont être... Des fois, il faut choisir, on peut pas être partout non plus. Mais bon, euh, donc, il y aura pas mal de, de concerts. Les rockeurs ont du cœur. Alors, euh, c'est un endroit où vous avez euh, été aussi, non euh, Oui, bien sûr. Euh, bah, on a été pour l'édition précédente, en fait, on... On connaît bien euh, celle qui organise euh, ça, qui mmh, s'appelle Fred, Fred euh, notre ami Fred, oui, ouais. qu'on salue aussi. Qui est la chanteuse euh, du groupe Missing, oui, oui, oui, voilà, oui. qu'on a déjà reçu. D'ailleurs, quand elle veut, elle revient dans les studios, euh, il ouais. y a pas de souci. Adorable Fred. Et, euh, et donc, euh, ouais, on est allé à l'édition précédente. C'était une chouette soirée, d'ailleurs, full system, ils jouaient. C'est là qu'on les mmh. a découverts pour la première fois et qu'on avait eu l'occasion de discuter. C'est d'ailleurs comme ça, après, que le concert au bouillon s'est fait. Et, euh, et donc, euh, Fred nous a mis sur l'édition euh, de novembre 2023. Voilà. Donc, c'est une chouette, euh, c'est une chouette initiative ce concert-là, les Recurrents du cœur. Donc, euh, ça sera, c'est la salle des fêtes de Saint-Jean-de-Bray, il me semble. Euh, toujours une très bonne scène installée avec du bon son. D'ailleurs, cette année, c'était Baptiste Bouillon qui faisait le son. D'accord. Le monde est petit, on retrouve les mêmes. Oui, mais oui. Oui, au même temps, quand ils sont bons, ils sont bons. Et on n'a pas... Il y avait aussi Sika, le groupe Sika, qui a enregistré chez Stéphane. Qui a enregistré chez Stéphane. Qui a enregistré chez Stéphane. Et puis ainsi de suite. Et qui était en concert au Dropkick il y a quelque temps. J'avais il Avec Drive to Amnesia en première partie. Voilà, donc... Voilà c'est des, des groupes euh, qu'on qu suit et en plus Sika, il y, y a une affiche qui est dans, dans les dans le couloir du, du studio de Radio arc en de Sika. Euh, C'était quand elle était venue dans mon émission. C'était le début euh, justement de, de ce projet-là. Euh, et euh, s'ils ont envie de revenir dans les sujets de Radio Arc-en-Ciel, c'est toujours avec un grand plaisir. Surtout que depuis, ça s'est étoffé. Hein. Depuis qu'ils sont venus dans l'émission, y a, y a euh, ils sont quatre sur scène, quatre musiciens. Et euh, ça, on s'en voit bien. Et c'est bien, bien fait. Moi, je, je trouve c'est voilà, il y a beaucoup de travail. On voit qu'il y a beaucoup de travail euh, euh, derrière, derrière leur, leur représentation. Voilà, six cas. Euh, donc euh, bon, on va peut-être continuer avec de la musique à vous cette ouais, fois-ci ouais. on revient en condition du live comme tout à l'heure ouais, ouais. euh, Old Rain du coup ouais. bon, c'est right. encore un morceau avec un titre anglais c'est marrant parce qu'on en a pas <rire> beaucoup finalement mais on, joue, on les joue tous ici ça <rire> s'appelle The Old Rain et c'est pareil il y a aussi du français dedans c'est que les refrains en anglais en fait voilà <rire> très bien donc je baisse cette petite musique de fond les miens le chant des misères tu ne l'entends pas de loin quand on a pour le des mains la force des lèvres ton destin dans le ciel du flamme hey! every night I sad old train and this is how it fell Dans la nuit s'allume C'est l'odeur du jour sur l'aurore à la force des flammes il saura la lune Dans le ciel qui so i feel can... Je suis tout seul à applaudir mais bon, j'espère que vous pouvez aussi applaudir de l'autre côté du transistor donc chez vous voilà, une interprétation en direct live euh, par le groupe Ombrage voilà, c'est vraiment en direct hein. on est en direct il n'y a pas de fidèle. c'est euh, quelques micros qui sont branchés et puis euh, donc euh, des vrais artistes qui interprètent des morceaux en direct live dans l'émission Mavrika. ça fait euh, vraiment plaisir et en plus euh, on va remercier aussi une personne qui nous écoute et qui enregistre régulièrement l'émission qui enregistre régulièrement toujours l'émission, euh, c'est notre ami euh, Florent qui fait des podcasts de l'émission Marika. donc l'émission de ce soir, si vous avez loupé le début, si vous avez loupé la fin, si vous l'avez loupé complètement vous avez envie de l'écouter, si vous l'avez écouté et que ça vous a plu, vous avez envie de la réécouter, vous pouvez euh, donc euh, aller sur le lien qui sera partagé dans le cours, de, dans les jours qui viennent, hein. notre ami Florent fait ça assez rapidement, et vous pouvez donc euh, écouter l'émission et la télécharger si vous avez envie de récupérer les morceaux pour, euh, pour les réécouter, donc les morceaux en exclusivité dans l'émission Mavrika, interprété en direct live. Voilà, ça c'était important de le souligner. Merci Florent pour euh, les podcasts que tu nous fais. Voilà. <rire> euh, donc euh, un morceau en euh, enregistré, euh, bon c'est vrai qu'il est enregistré par notre ami Florent, euh, interprété en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Euh, ce morceau-là, il parlait de quoi Ce morceau-là, il parlait de quoi Ce morceau-là, <rire> il, il parle un peu de de redondance si tu veux de, red de redondance sociale encore une fois c'est assez évident finalement euh, ouais puis on, on peut faire il y a une anecdote rigolote ouais. en fait ça parle aussi euh, euh, <rire> d'un truc qu'on a vécu avec, euh, ouais. avec Pierrot Euh, c'était à la montagne et tout, enfin, un peu un délire de ouf. Et puis euh, en gros, on, on a survécu à un incendie, si on peut ça. dire, euh, en pleine montagne, etc. <rire> on est passé à donc, 5 euh, minutes de ouais. mourir. En... <rire> ouais, tout un peu simplement. Ah ouais et donc il ouais. y a une référence dans dans, dans ce morceau, tu veux, dans le ciel qui flambe, c'était un peu ça. En fait, quand on, on quittait le lieu et tout, t'avais tout le truc en feu. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé C'est ouais. euh, dans la forêt ou... ah Ouais, c'était en montagne, ah ouais, à 2000 et quelques mètres d'altitude. Ouais, c'était c'est euh, la frontière de la Suisse. On est parti avec trois trois potes. Ouais, ouais. Et euh, on se retrouve dans un une espèce de chalet abandonné. C'était même pas un chalet, c'est une espèce de maison. Ouais, une sorte euh, de cabane. Quoi, quoi. Ouais, ouais. Et euh, on décide de passer la nuit dedans avec une tente. Je ne pas si on avait le droit. <rire> ouais. pour, on était à 2000 mètres d'altitude. Ouais, oui, ouais, ouais. et, euh, et du coup, les premiers jours, ça se passe plutôt bien. Ouais. Et euh, c'était quoi c'est la Deuxième nuit. deuxième nuit. Deuxième nuit. Deuxième nuit. C'est au cul. Bon bah voilà, on mange nos petites boîtes de conserve, nos petits euh, petits pois à carotte, et euh, et on va tous dormir tranquillement. Et à un moment de la nuit, il y a Mathéo euh, qui se réveille et qui fait Oh putain les gars, sortez. Et là <rire> ouais. et là on sort de de la tente, il est dans le dans le dans la cabane. Et euh, on regarde le toit et en fait, il était complètement en feu. Toute la charpente était, avait pris le feu. Wow. Parce on avait fait un feu, mais on ne l'avait pas éteint avant de dormir. <rire> grosse erreur ah, <rire> oui, oui. de débutant. Et euh, voilà, au final, on s'en est ouais. sortis indemne. Ça va, on a perdu deux, trois... Euh objets mais c'est ouais. pas très important ah oui à côté de des risques que ouais. vous avez pu ouais, encourir ouais, et vous auriez pu ouais ouais parce que les les, les incendies c'est non quand vous parliez de montagne je pensais peut-être euh, comme comme c'est déjà arrivé des incendies de montagne mais là finalement c'est dans le chalet que ça ouais ouais <rire> non c'est oui, ouais. d'accord très bien donc euh, une anecdote à raconter est-ce que est-ce que vous avez d'autres dé... voilà parce que souvent c'est une question que je pose est-ce que quels sont les plus grands délires que vous ayez eu ou que vous aimeriez réaliser Donc là, c'est un délire que vous avez eu, hein, une histoire que vous nous avez racontée, <rire> okay. euh, okay. peut-être qui n'était pas vraiment euh, volontaire, mais ouais. bon, <rire> c'est une anecdote que vous avez racontée. Mais est-ce que vous avez d'autres, d'autres choses que vous aimeriez faire, par exemple, bon, ça peut être plus sérieux, ou alors ça peut être un gros délire que vous avez envie de faire euh, lors d'une, euh, d'une scène, ou, ou euh, peut-être jouer avec euh, d'autres artistes. Euh, ah ouais. Bah... En fait, si tu veux, il y a... Faire des... une tournée euh, américaine, australienne. Il euh... y a des centaines d'idées qui nous viennent en tête parce qu'on est des, des grands gagueurs. Tout de... <rire> à l'heure, on a, on a parlé de style, de rock et tout. Et des fois, pour rire, on aime bien dire qu'on fait du gag rock, tu vois. D'accord. Parce qu'on met beaucoup d'humour, en fait, dans ce qu'on fait, même si ça ne paraît pas forcément, ça reste assez noir comme, comme musique. Oui, c'est vrai que la, la, le dernier morceau, il était assez, <rire> assez sombre <rire> oui, quand même. Ouais. Ouais. Et, et en fait, il y a toujours un peu d'humour, on va dire, mais si, je ne sais pas, ouais, on, on a plein d'idées à la con. On aime bien faire des euh, conneries, ouais. c'est ouais. sûr. Ouais. Ouais. Grand, on est des grands amateurs de la, de la connerie ouais. voire bien trop prof, professionnels on l'espère genre ouais. <rire> monter sur des trucs faire des trucs ah oui as... si si on a un truc on aime bien après les concerts et tout on monte sur des genre sur des gymnases des, voilà le gymnase, des, les gymnases les, les, les supermarchés super ouais. euh, d'accord le tout ce qui est la on hauteur on aime bien faire euh. ce genre de trucs voilà euh... après le concert Après le on concert, coup, après ouais. la soirée Après, le... après c'est après Après l'apéro ouais, du concert c est, c est après. Après, ouais. après. Mais non. on n'est pas tout seul, on a notre petite bouteille de whisky D'accord Ok, oui. donc euh, voilà Les, les délires Il ouais, euh, on ouais, en, en, ouais, <rire> en a beaucoup ouais. Très bien, tout à l'heure on parlait aussi de tous les festivals Et il y en a un justement Tout à l'heure on a eu notre ami Christophe euh, le, le guitariste Du groupe Prisma Qui, euh, qui organise donc le Cricfest Dont nous avons parlé Tout à Et euh, il m'a rappelé aussi que notre ami euh, Arnaud Walden, vous connaissez Arnaud Walden, non Un grand artiste de la région, mais euh, vous avez le droit de ne pas connaître, peut-être, je ne sais pas. Non euh, bah, lui, il est aussi le chanteur des Iron Troopers. C'est euh, un groupe euh, tribute des Iron Maiden, comme son nom ouais. l'indique. Et euh, tous les ans, ils organisent euh, avec son association Nomad Music le Troopers Fest, et cette fois-ci, il y aura donc les Iron Troopers, euh, donc euh, la musique de Iron Maiden et il y aura aussi Z7 Zep Z. Zep 7 voilà, j'avais essayé de dire Zep 7 Vous avez deviné, c'est un tribute de Led, de Led Zeppelin. — Zepp, ouais. Voilà, Led Zepp, voilà. Et euh, ça se passe donc le samedi 25 mars 2023, à partir de 20 heures à Rébréchien. Donc je suppose que c'est dans la grande, grande salle, euh, la salle des fêtes de Rébréchien, voilà. Donc euh, c'était bien de le dire et donc cette fois-ci c'est annoncé si vous aimez le, donc le, la musique de Led Zeppelin et de Iron Trooper ben vous, de Iron Maiden vous pouvez aller, je confonds euh, vous pouvez donc aller applaudir ces groupes-là le 25 mars 2023 voilà euh, ça c'est dit Euh, d'autres choses encore d'autres grands délires que vous aimeriez faire par exemple une tournée peut-être euh, ouais, ouais, en, en Europe ouais. en Amérique euh... là c'est même pas des délires là c'est des rêves en fait c'est c'est un... ouais bien sûr qu'on aimerait tourner euh, au plus large euh puis voir toujours plus grand quoi c'est surtout ça le truc Ouais ouais bah, évidemment on a des rêves fous je sais pas je pense par délire tu entends peut-être des trucs qui sont presque irréalisables tu vois moi mon ouais, rêve mais... c'est de jouer à l'Olympia tu vois par exemple Très bien bah... truc comme ça Voilà, c'est simplement, euh, quand je dis délire, c'est vrai que euh, la phrase avait été formulée comme ça au départ, mais bon, c'est oui, oui, oui, peut-être ça... aussi même des projets, hein, des, oui, des choses oui. qui finalement, il euh, y, y a beaucoup de groupes euh, qui ont commencé à faire de la musique, ils ne savaient pas qu'un jour ils tourneraient dans, oui, oui, on parlait tout à l'heure des Bernie je me souviens qu'ils nous avaient dit au début on a commencé à faire de la musique et après on a appris à jouer. On a fait des concerts, oui, et après oui, on a joué. Mais c'est vrai que je crois que les musiciens, de toute façon, ils apprennent tout le long de leur vie. Même oui, si oui. à un moment ils sont prêts pour faire des concerts, ils vont continuer à évoluer euh, jusqu'à devenir des, des des bêtes de scène comme les Bernièdes. Donc, euh, je pense que vous, euh, peut-être dans dans l'avenir, euh, ça sera ça sera une histoire à peu près pareille et équivalente. À ah oui, jouer au Japon, euh, à ouais, New York, ouais. etc. Ouais. <rire> bien sûr. Très bien. Donc euh, voilà. Euh, D'autres choses encore à rajouter. Je pourrais être dans la non. catégorie gag, c'est plus à Pierre qu'il faut demander. Ouais, J'ai réfléchi depuis tout à l'heure. Ouais, il y en a trop quoi. En fait. Peut-être pas tout dire à gags, parce qu'il <rire> ouais. euh... y a des choses que. Ouais. Il y en a qui nous écoutent. Euh... Ouais. Ouais. Non mais entre ouais. nous, personne ne nous entend. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Okay. On, a, on a un petit ouais. rêve aussi. On a un petit rêve, je pense c'est commun un ou quatre. C'est de rejouer au... au croc de Dead Orley. <rire> ouais Parce que.. Okay. C'était en c'est notre première date Natorlanaise ouais. c'est un peu démarré ouais. par là les, ouais. les concerts ont un peu redémarré par là avec le, le bouillon le tremplin du bouillon et le croque beden Et on, on, on, on salue bien sûr on... David et Sandra et Sandra qu'on qu aime beaucoup ouais. Et on a, passé, on a passé des chouettes de moment, des, des personnes formidables, on est très tristes que ça mmh. soit fermé. Ouais, effectivement, sûr. le Croque-Bedène, on en a parlé au moment où ça avait fermé ici dans l'émission. C'est un endroit où les artistes pouvaient aller se produire, et c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion d'aller en voir euh, plusieurs, et c'était vraiment des passionnés. Hein. Ils sont toujours passionnés, sauf que le Croque-Bedène, il a dû fermer pour des, des problèmes de travaux euh, ouais. euh, de, dans la rue de Bourgogne mmh. où, les, où ça menaçait bien de bien rouler. Euh, donc les gens n'y allaient plus, et puis petit à petit, ben, ils n'ont pas pu faire autrement que de fermer mais c'est vrai que c'était un endroit très agréable euh, et souvent quand on me demande tiens il n'y a pas un endroit sur Orléans où on peut, on peut aller jouer euh, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup hein, je sais pas on a parlé tout à l'heure euh, du drop kick euh, qui oui. voilà c'est un peu à vous d'organiser c'est pas eux vraiment oui, oui, oui, oui, voilà, oui. c'est un peu différent alors que le croque euh, on vous y accueille euh, voilà et puis ils euh, vous, vous, vous, vous mettent dans des bonnes conditions pour, pour, euh, pour jouer et donc Donc, moi je le conseille assez régulièrement, il y a des endroits que je conseillerais bah, par, exemple, par exemple des gens qui m'ont dit, euh, on a été jouer à tel endroit on a été mal reçu, euh, c'est à peine si on les dérangeait pas parce qu'on jouait euh, on n'a pas été remercié du tout, et ceci cela et, et par contre le rock oh, beden oui je, je le conseille avec plaisir à, à tous les artistes, donc voilà c'est bien d'en parler mmh, et, et donc euh, bah, on, on espère qu'un jour peut-être ça ouais, reviendra ça, hein, oui, ça. Ça je pense que c'est des gens qu'on qu se dans le sang et puis Ils feront quelque chose d'autre. Si ce n'est pas le croque-bodin, ce sera peut-être... Euh, ça sera autre chose, tu vois. Mais c'était des gens vraiment agréables qui, qui mettaient en avant la culture, comme tu le dis, de, avec le cœur, quoi. Et donc... Euh Donc, oui, c'était chouette, des bonnes expériences. Mmh. Et puis, c'était un endroit qui n'était pas énorme. Non. Mais j'ai vu des, des groupes où ils étaient assez nombreux. Ouais, et ouais. puis, ils s'en voyaient bien. C'est euh, très convivial. Un, même, ouais. Très convivial. Ouais. Voilà. Donc, c'était bien d'en parler. Euh, et puis, en espérant qu'il y aura d'autres euh, projets comme ouais. ça dans, dans la région orléanaise. Parce que c'est vrai qu'on l'a connu pas mal. Et, mais euh, souvent, ils ne il durent pas très longtemps. Et c'est ce qui est un petit peu dommage. Qu'on aimerait bien que ça, ça dure un peu plus longtemps. Voilà. Voilà. Euh, On, on réécoute un petit peu de musique On peut faire ça, ouais. allez. Vous Vous allez faire en, le troisième live Ouais, vas-y, ouais, vous, vas vous vas êtes prêts ouais. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on fait, là, du coup eh ben, Héroïne. Héroïne, Héroïne. Bah Du coup, on va jouer un morceau qu'on qu a déjà diffusé, là, mmh. Héroïne, mais qu'on a, du coup, adapté en, en version acoustique. C'est toujours intéressant d'avoir une, une version un peu différente. Euh, donc voilà. C'est sinon une question juste avant de commencer. Ouais. C'est vous, vous jouez souvent en acoustique ou jamais Alors, vous êtes plus euh, un euh, groupe de qui qui est branché sur le secteur Ouais, bah en, <rire> en fait c'est assez ce truc-là. Enfin, moi, par exemple, avant de composer, je compose énormément à l'acoustique. Je joue énormément de guitare acoustique et finalement l'électrique, c'est plus quand on est tous ensemble. Et sinon. Euh, Euh, là on, on s'est remis bah, notamment pour aujourd'hui tu vois à, à refaire des sets acoustiques à faire des répétitions en acoustique et ça reste très plaisant parce que c'est une manière de vraiment décomposer les choses de mmh. reposer les choses d'ailleurs et, et, euh, et de travailler certaines choses plus précisément en fait donc euh, pour répondre à ta question euh, pas trop c'est pas fait, notre essence mais, mais c'est est... important ouais, ouais. On, a, on a vraiment et, bien aimé ouais. et on essaye d'un peu entretenir ça maintenant okay. très bien c'est à vous avenir t'as vu un peu ce qu'on nous vend des yeux secs et des sourires oh, mon ange il est là Vois oh, le sang du divin hey. et si tu vides mon cœur, moi je ne suis rien en direct dans les studios de Radio Arc-en-Ciel par le groupe Ombrage et le titre c'était Héroïne yes. voilà, yes Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour discuter, on est encore là pour euh, dire euh, pas mal de choses on commence à bien cerner euh, le groupe Ombrage on commence à bien les connaître euh, ils sont ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel il y a Pierre euh, Mathéo euh, Bob et... et Et le dernier, Théo, voilà. <rire> ouais. Celui qui a le plus vu, d'ailleurs. <rire> voilà. Voilà, il était déjà venu avec euh, justement avec le groupe de Gig. Et puis euh, donc, euh, bah super, super moment. Euh, je ne sais pas ce que vous pensez de, de l'émission Mavrika. C'est la première fois que vous venez, vous. Hein. Mathieu, ah ouais, euh, Théo oui. est déjà venu. Euh, voilà, on passe un petit moment ensemble. Euh, on va prendre des photos tout à l'heure. Euh, les photos elles seront publiées euh, dans le courant de la semaine. Mardi, j'ai publié celle de Anaïs from Paris. Hein, vous pouvez les voir. Vous pouvez... <rire> Ça vous fait sourire parce que vous avez une petite blague à, oui, oui, oui, à... Ah, c'est pas, pas Anaïs, hein, mais c'est From Paris hein, oui, qui, qui a... C'est oui, ça. ça le problème. C'est ça le problème. <rire> Euh, je suis aussi au même temps qu'on fait l'émission, je mets le programme de l'émission Mavrika sur le Facebook de l'émission donc euh, sur le mur, vous pouvez retrouver donc le programme de cette émission numéro 540, euh, j'ai mis 541, c'est 542, je me suis trompé, bah, je rectifierai, c'est pas bien grave en tout cas vous avez été déjà plusieurs euh, personnes à nous me mettre un petit j'aime, ça nous fait toujours plaisir, et puis je vois que parmi euh, tous les gens qui nous suivent bah, la plupart sont des musiciens qui sont déjà venus aussi dans les studios de Radio arc donc je sais que cette émission était importante pour tous les musiciens de la région orléanaise, et pas que, hein, il y a aussi d'autres personnes qui sont venues de, de beaucoup plus loin, euh, voilà, donc euh, je le mettrai à jour, hein, il y a peut-être des petits manques. je relirai tout ça, et je le mettrai à jour, et puis euh, donc euh, ça restera pour, euh, pour savoir le nom de chaque morceau qu'on a diffusé dans cette émission. Euh, voilà, donc euh, là on est à la radio, vous avez, euh, vous avez la parole, vous avez peut-être un petit message à faire passer auprès des auditeurs Euh... <rire> ah, écoute, t'as posé la question avant de ce qu'on en pensait euh, de cette émission, et puis mmh. bah, moi, à titre personnel, je trouve ça vraiment très très chouette. Mmh. Et euh, ouais, je ne sais pas si on a beaucoup qui font ça, 3 heures d'émission pour découvrir des groupes de la région et tout bon, En même temps, il faut ça. Vrai que si on a des invités, ce n'est pas évident de, de boucler. Ouais. Ou alors après, on le fait comme 2-3 heures radio, ou euh, on fait l'interview d'une heure qui est enregistrée, on coupe euh, oui, euh, ouais. les choses de manière à vous faire dire ce qu'on a envie de vous faire dire. Là, vous n'êtes pas contraint, vous dites ce que vous avez envie de dire, donc on fait un peu la radio libre comme on faisait euh, avant. C'est ça. Et, euh, Euh, et après c'est pareil, moi j'ai vu des gens qui sont passés dans d'autres radios, on, on boucle tout en, en un quart d'heure, après euh, ils font des lives, les lives sont enregistrés ils prennent le meilleur, ils diffusent une minute du live et puis voilà, c'est ouais. bon, hein, on passe à autre chose voilà, nous dans l'émission, on prend le temps d'accueillir nos, nos artistes et puis même à, à la fin de l'émission il y a un after, puisqu'on va faire les photos Monsieur. ensemble bien, et puis on, on prendra le temps de discuter et, et tout ça, et tout ça voilà. donc euh, les, on n'est pas couché ouais, ouais. <rire> pour l'instant En tout cas, on te, on te remercie grandement ouais, de l'invitation euh, notre... et, et ouais en fait c'est génial de, de donner la parole tu vois, donner l'opportunité à des gens de s'exprimer surtout dans la culture euh, la musique en particulier parce que c'est notre domaine Et, et je pense que, que euh, Orléans, toute cette zone et même un petit peu tout le monde mériterait que ça, ce genre de choses soit plus mis en avant et donc, euh, et donc merci, on est très content d'être là voilà. ah bah, En tout cas ça me fait plaisir parce que c'est vrai que dans la, dans la région il y a, il y a pas mal de, de groupes, c'est vrai que quand j'ai commencé l'émission c'était en 2010 hein, ça commence à faire, oui. euh, ça fait bientôt 13 ans euh, je me suis dit bon je vais essayer de, au début je, faisais que, je diffusais que des morceaux et après je me suis dit je vais m'orienter vers les artistes la région et puis je leur proposais de venir jouer donc au début c'est moi qui démarchais les, les groupes euh, aujourd'hui ça se fait plutôt par reconnaissance il y a un tel qui ouais. un tel groupe veut venir oh, ok on essaie d'arranger le truc euh, donc la programmation est faite jusqu'au mois de mai et euh, c'est toujours un plaisir pour moi de découvrir des artistes alors depuis que je fais l'émission aucun artiste a été maltraité dans l'émission <rire> et, et j'ai été très peu maltraité quand même mais okay. <rire> même si c'est arrivé quelques fois ouais, mais ouais. bon euh, voilà euh, ce que je veux vous dire c'est que la plupart du temps ça, ça se passe super bien parce que franchement quand on a la même passion pour la musique, eh ben on, on ne peut que bien s'entendre et passer un très bon moment ensemble. Et puis, euh, ce qu'on peut dire aussi, il ne faut, faut pas hésiter... À aller voir les groupes sur scène. Voilà, ah il faut ouais, aller ouais. les voir, euh, sortir de chez vous, aller au concert, aller encourager les groupes parce qu'ils en valent vraiment la peine. Et quand j'avais commencé cette émission, je me suis dit, bon j'en trouve une dizaine des artistes qui ne sont pas forcément aussi bons que ceux qu'on écoute dans les autres radios. Et je me suis rendu compte que des fois, c'était même complètement l'inverse. Oui, oui, oui. euh, qu'il y a des, des excellents artistes dans la région orlanaise. Euh, et et d'ailleurs, parce que si, si vous voulez venir de Paris, euh, de, de, de Brest, comme ça a déjà été le cas, de, de, de Biarritz... De, de plein d'endroits de, de France où vous pouvez venir euh, sur la région orléanaise à l'occasion d'un concert ou un truc comme ça, il n'y a pas de souci, on fera une émission ensemble et, euh, et c'est vrai que j'ai été agréablement surpris de voir qu'il y a plein d'artistes qui mériteraient d'être beaucoup plus connus qu'ils ne le sont et qu'ils ont autant de talent sinon plus que ceux qu'on nous rabâche à, à longueur de journée dans d'autres oui. radios. Donc je me suis dit, moi je vais essayer de faire quelque chose de différent. Si c'est pour faire voilà, la même chose que les autres, ce n'est pas la peine. Nous, ce qu'on va essayer de faire c'est de, de mettre à l'honneur, les, les bons artistes, les gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, lors de concerts, lors de, de... Bon, principalement de concerts, ouais. d'ailleurs. <rire> et voilà. Donc, euh, et, euh, et passer un moment avec eux et puis euh, surtout diffuser leur musique et faire en sorte que les auditeurs euh, les connaissent bien et qu'ils aient envie d'aller les voir prochainement. Voilà. Ça, c'est le plus important. Voilà. Donc, euh, d'autres choses encore à rajouter euh, Vous pouvez faire un petit message à, à, aux gens qui vous suivent, aux gens qui... J'ai <rire> <C 'était>... du <rire> Ah ouais, ah ouais. Attends, on est à 299 abonnés sur Instagram. Ah oui, c'est terrible. Oui, il, il manque un, un abonné. On a 300, c'est génial. Donc on fera une grande soirée avec les 300 abonnés Ouais. Voilà. C'est ça. Mais no, sinon... Euh... sur l'échelle en soi, c'est petit, mais pour nous, ça, ça représente quand même beaucoup, quoi. C est, c est ah oui, débuts, tu parles de 300 personnes. Ouais. Euh... Mine de rien, c'est... Ouais, puis venez passer ah. du temps au concert. Oui, c'est ça, on espère ouais. que, on ouais. espère que c est, c est, cette interview donnera l'envie à certaines personnes de, de venir nous écouter en live et de discuter avec nous, ce qui sera un plaisir, en tout cas. Voilà, donc euh, bah, le rendez-vous est pris pour les prochains concerts. On peut peut-être ra rappeler les, les dates à nouveau ouais, on a le 20... donc, samedi 29... 29, avril. 29 avril. avec <rire> tout votre retour... un groupe parisien. On devrait d'ailleurs jouer en juin avec eux à l'Olympique Café. D'accord. Oh, c'est au Dropkick, c'est ça, ça. Euh, Alors, le, le, le samedi 29 avril, oui. Et oui. puis après, euh, après le, ça sera le, euh, le concert le... retour à, à Paris mm -hmm. en juin. Et on a notre, pour l'instant notre grosse date du moment, c'est surtout le festival Traquenard, le euh, vendredi 7 juillet, ouais. avec notamment les, les Berlinguis, avec les Ludwigs. D'ailleurs, les, les places sont en vente. Euh... Les places sont en vente, donc. Voilà. Donc, donc si vous voulez venir nous voir, voilà. en tout cas vous allez passer une très bonne soirée, ça c'est sûr. Ah, ouais. bon monde. ah Oui, c'est sûr, avec ouais. euh, Traknar, en plus, il y a du son, il y a des lumières, y a La bière, il faut, donc, y, a y a tout ce, <rire> des... <rire> oui, ce qu'il faut. Et puis une, une, une, une dernière un peu plus loin, le mm -hmm. samedi 18 novembre, pour les Rockers du Coeur, donc euh, l'événement organisé notamment euh, par, par, Fred, par Fred. Par Arsenic. Par voilà. C'est oui, voilà. voilà. Fred qui est derrière tout ça, on le sait très bien. Et puis on attend, comme on a dit en début d'émission, on attend surtout l'arrivée de notre paix sur les ondes et de notre clip pour pouvoir booker, démarcher et puis jouer un peu partout, rencontrer du monde et se faire kiffer sur scène Justement, où est-ce qu'on peut vous contacter Donc Tout à l'heure vous avez parlé de, des, des réseaux sociaux alors vous êtes okay. aussi sur Facebook Oui, bien, bien sur sûr. Facebook, sur Facebook, sur... euh, sous le nom d'Ombrage Musique Arrobas, mmh. Ombrage, Arrobas musique. Ombrage Musique c'est partout pareil comme ça oui. et puis il euh, y a un email d'ailleurs si euh, qui est dans la description et la biographie voilà, qui est ombrage.contact.gmail.com si jamais il y a besoin mm -hmm. et, et, et puis, sinon euh, par, par les réseaux sociaux ça marche aussi mais répond, oui, bien sûr. oui euh, sur Messenger tout simplement on vous oui, contacte oui, euh, c'est peut-être aussi euh, une solution pour euh, pouvoir se procurer votre EP si on jamais les gens, en... euh, les gens se, se, vous contactent vous pouvez les envoyer ou comment ça se passe On n'a pas forcément prévu, prévu ce genre de mécanisme. Mais, enfin, on y a pensé, évidemment. On risque de l'instaurer. Mais pour l'instant, l'idée, ça reste de, déjà de faire ces disques, de les proposer en concert parce que c'est un moment d'échange et de rencontre. Après, évidemment, si on en a l'occasion, on, on fera la, une boutique en ligne. Pourquoi pas ouais. Très bien, donc là je suis en train de regarder parce qu'on avait prévu plein de choses, la dernière heure euh, va très vite, alors il nous reste quoi Il nous reste encore un morceau à écouter, ouais. un morceau en, en live, ouais. un morceau aussi euh, qu'on va peut-être garder pour la fin, euh, comme ça on dira au revoir et puis on diffusera le dernier morceau enregistré qui s'appelle... All Night Say No, c'est le premier morceau qu'on a joué Oui, c'est ouais, le morceau fait, que vous ça. avez joué mais que là c'est la, euh, ouais, la version... On a joué en direct euh, le morceau et puis ouais. on, on va terminer... Euh en direct avec ce morceau. Ouais. Très bien. Donc vous vrai voulez vrai faire vrai. le live tout de suite là bah, on, pourquoi, on peut. Pourquoi on peut, pas Il nous reste, ouais. Un, <rire> une reste voilà. un petit <rire> dernier. Ouais. le petit dernier, de derniers, ah, voilà. En Allez. direct live, la cerise sur le gâteau dans l'émission Mavrika. Les, les musiciens jouent en live. Je crois qu'on doit être les derniers au monde à faire ça. Ouais, peut-être. <rire> et bah euh, c'est marrant parce que c'est encore un titre en anglais, putain. le truc de ouf. Il n'y a eu qu'un qu titre en français pour l'instant. Et il s'appelle hear My Prayer. Alors la guitare, c'est le seul morceau que je sais jouer, c'est celui-là. Ah. <rire> Running in a cage, trying to pull, to pull, to pull my way. Trying to swim, to hear my prayer. Hear my cry, let me be free. Give me some, let me to the train. I oh, hear my cry until the shot of a dawn. Carry on I better know And I went Tonight I dancing like an engine And I tonight I had the silence My prayer, don't have to forget I've been seeing my blood, I found it in a king trying to, trying to sound and I hand the sound and I can't miss out on all I'm sure, no I'm sure tonight You're dancing like an angel and I tonight You let it yeah. And I'm trying to sound to pull my way And I'm trying to sound to hear my prayer Bravo en direct live dans les studios de Radio Arcancelle, voilà un morceau en en live, Hear My Prayer, c'est ça. Exactement. Exactement. Voilà. Pour une fois que je comprends à peu près l'anglais. Moi, je comprends bien l'anglais. Je le parle très bien, mais les Anglais ne me comprennent pas. C'est ça le problème. Il ah. y a un souci quelque part, je ne sais pas. Voilà. Euh, peut-être parce que j'ai un petit accent du sud de Munich. Voilà. Ah ouais, peut oui, peut-être. <rire> voilà, très bien. Donc, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Donc, c'était le dernier morceau et en ouais, live. Ouais. Un superbe morceau, euh, voilà, que, qui restera, puisqu'on va récupérer tous les morceaux et on les diffusera dans les prochaines émissions génial, aussi. Génial. Voilà, donc, euh, ce soir, vous avez. Amené il y a aussi quelques morceaux alors c'est les morceaux qui ne sont pas encore masterisés c'est oui, pas ils sont ouais. pas mal définitifs mais ils sont déjà bien enregistrés bien oui, mixés oui, oui. Euh, Donc euh, c'est les morceaux qu'on diffusera dans les prochaines semaines, en attendant d'avoir les versions définitives. Voilà, oui. très bien. Alors on remercie aussi tous les gens qui sont intervenus dans le Facebook de l'émission Mavrika. Alors il y a beaucoup de musiciens, il n'y a pratiquement que des musiciens qui sont intervenus. Voilà, il y a, je regarde aussi les petits gemmes parce que il y a quand même une, un, un bon petit paquet. Donc euh, bah merci à tous les amis, hein, puisque c'est tous des amis, les gens qui nous ont laissé des messages, des gens qui sont déjà venus dans l'émission, des gens qui, des fois ne sont même pas venus, mais qui nous suivent déjà depuis pas mal de temps et qui si un jour veulent venir euh, il suffit de me contacter, il n'y a pas de souci ou repérez euh, la date où il y a un groupe que vous voulez voir et euh, ça me ferait plaisir aussi d'avoir des gens euh, qui viennent euh, justement supporter et encourager les groupes qui viennent dans l'émission Mavrica. La semaine prochaine donc vous avez retenu, euh, c'est l'émission Mavrica de 19h à 22h avec le groupe Full System ouais. donc <rire> c'est ça sera l'édition numéro 543, voilà les, les chiffres s'accumulent, 543 émissions que qu'on a fait ici oui. avec beaucoup de bonheur euh, voilà à chaque fois c'est des grandes découvertes alors euh, c'est vrai que la musique on aime la musique tout ça mais c'est aussi un prétexte parce que le, ce qu'on veut mettre en avant aussi c'est le côté humain on est là euh, dans les studios de radio arc à échanger comme si on se connaissait depuis, <rire> depuis longtemps moi c'est ce que j'aime oui, bien avait, essayer bien de, de mettre un, un climat comme ça c'est à dire qu'au début ben, des fois on se regarde un petit peu on se connaît pas encore tout à fait bon moi bon, j'ai déjà eu l'occasion de, de discuter avec vous euh, lors d'un concert Je Que vous avez vu sur scène, mais des fois c'est carrément des découvertes des gens que je connais pas du tout, qui ouais. m'ont été conseillés par d'autres, comme c'était le cas euh, la semaine dernière avec Anaïs from Paris, avec lequel on a passé un super moment, en plus euh, très enrichissant, et donc euh, bah, justement les groupes qui viennent dans l'émission euh, ben ils rentrent dans la Mavericka family et on espère euh, les retrouver régulièrement pour euh, continuer à raconter euh, leur histoire. Et écrire l'histoire du rock and roll sur la région orléanaise. Voilà. Euh, euh, à la fin de chaque émission, on a l'habitude aussi de dire des phrases magiques. Alors, c'est des okay. phrases. Euh, J'ai vu que des gens l'avaient déjà, euh, avaient déjà cité quelques-unes. Euh, donc, la première, c'est que le rock and roll, take you. Je pense que là, c'est c'est vraiment on, de. On va essayer. Je ouais. <rire> sais pas si voudra de nous, on va... <rire> ouais. on, on va prier. On va prier pour qu'il y ait. Give Ouais, voilà, c'est ça. Euh, la deuxième, c'est everything is gonna be alright. Right, voilà, voilà. En, en anglais. Hein. Ouais. <rire> Donc euh, voilà le petit message d'espoir qu'on fait à la fin de chaque musique. Et une autre, je suis sûr que vous êtes d'accord. Pour l'instant, j'ai trouvé personne qui n'était pas d'accord avec ça. C'est une vie sans musique serait une erreur. Ah non, ça, c'est n'importe quoi, ça. ça Parce que, que, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais sans musique, j'aurais beaucoup plus d'argent, tu vois. Ouais. <rire> ah oui, c'est vrai, c'est une manière de voir aussi. Ouais, Mais enfin, bon, c'est vrai que c'est vrai que pour vous, c'est une passion. Et puis, je suis sûr que comme certains rêvent de s'acheter une belle voiture et tout ça, vous, c'est plutôt une guitare, une batterie, Exactement, un truc. Ouais, ouais. Voilà, je, je sais ce que c'est. Un, euh, un ampli, un ampli guitare. Je, je me souviens aussi euh, un, petit, euh, un petit côté, un petit euh, euh, clin d'œil euh, à... Anne-France. Ah, Anne-France, ah, oui, bien oui, sûr. Il m'avait dit, euh, Alors, à propos de, de <rire> Stéphane, il m'a dit, vous savez, il y a des gens qui ont des, des porches et des choses comme ça. Et Stéphane, sa porche, elle est sous les murs, c'est-à-dire que c'est tout le matériel qui s'est acheté ouais, au ouais, fur et ouais. à mesure. Et, et donc, voilà, sa porche, elle est là. C est, c est, mm. Et donc, pour les musiciens, je comprends aussi tout à fait. Après, les photographes aussi, ils ont des, des appareils photo à des prix pas possibles, ouais. etc. Mais parce qu'on cherche quelque chose, on cherche toujours à être meilleur. Oui, et donc, vrai. il y en a certains qui le mettent dans des... Voilà, chacun a droit à sa passion et donc euh, on n'a pas à juger là-dessus et euh, c'est vrai qu'au euh, début les groupes finalement ça leur coûte cher et ouais, euh, parce que et justement ouais. c'est pour ça qu'il faut encourager les groupes et aussi participer parce que quand, quand on vous met un tarif à l'entrée des, des concerts c'est pas pour rien, c'est pas pour que Euh, que des gens se mettent tout ça dans les poches c'est aussi pour investir dans, dans le groupe que vous allez voir et les aider à continuer à, à financer leur, leur, leur CD leur séance d'enregistrement leur, leur matériel, tout ça, ça, ça coûte cher donc euh, voilà, c'est comme ça souvent les, les groupes euh, s'enrichissent pas comme ça À part s'ils ouais. ont beaucoup beaucoup de succès hein. Il y en a quand mmh. même quelques-uns qui, qui, qui évitent de ça Et euh, donc euh, tant mieux hein. Et s'ils gagnent beaucoup d'argent On est encore plus content pour eux quoi. Oui <rire> Voilà, et ce que je ce que je suis content, tiens, on parlait tout à l'heure de, de, de Last Train que j'ai vu euh, en concert, donc c'était sur Arte cette semaine, et, et ça m'a fait drôle, parce que hop, je, je tombe dessus, et puis eh ben, je les connais, bah oui, effectivement, c'est des gens que j'avais déjà interviewés euh, lorsqu'ils étaient passés ici, donc ça fait plaisir de, de voir des gens que j'ai côtoyés, euh, les voir continuer à faire de la musique, ouais. Et puis euh, les voir à la télé, c'est encore mieux, quoi. Donc, euh, vous êtes passé dans l'émission Mérica, et moi, ce que je voudrais, moi, je suis pas jaloux du tout. Hein. Si vous passez dans les grandes radios plus tard et tout ça, bah, euh, <rire> je cadeau. serais content de dire, voilà, moi, je, je suis content de, de les avoir, d'avoir cru en eux, et puis de les avoir reçus dans l'émission. On a passé un bon moment, et donc c'est un bon souvenir. Et puis si aujourd'hui ils ont réussi, bah tant mieux. C'est un petit peu, peut-être un petit peu euh, grâce à moi, une petite goutte d'eau que j'ai envoyée dans la mer, mais qui les a aidés. Et voilà, c'est ça le plus important. Je me souviens aussi. Euh, d'un groupe qui n'existe plus aujourd'hui qui s'appelait Mandrak. Un groupe qui était venu à l'époque c'était Guillaume qui était le chanteur et il était venu tout seul, il avait demandé à, à, à chercher des musiciens pour l'accompagner. Et euh, grâce à l'émission Mavrika il avait trouvé des, des musiciens et le groupe s'est s'est formé dans l'émission Mavrika et donc on les avait suivis pendant, pendant pas mal de temps, le temps où ils euh, sévissaient dans la région et euh, une fois ils avaient été interviewés sur, sur une autre radio, une radio euh, nationale ouais. euh, et puis euh, ils nous ont demandé euh, est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez dire, et je voulais remercier Albino avec l'émission Mavrika sur Radio Arc-en-Ciel et les gars ils n'ont ils ont pas pu couper parce que c'était du direct en plus ouais, ouais. parce que normalement c'était toujours enregistré et normalement ils, bon, ce jour de tout là ne passe pas mmh. mais là comme il y a eu un petit peu de retard il avait pris au téléphone et au téléphone il a dit il a dit ça et donc euh, ça a été enregistré je dois l'avoir quelque part dans mes <rire> dossiers mais en tout cas c'était un bon moment quoi ça fait plaisir de savoir que bon des, des gens ils n'oublient pas euh, qui sont passés dans l'émission de et puis que que voilà s'ils ont réussi bah tant mieux pour eux bah mais en tout cas je les encourage et j'espère que ça sera votre cas aussi dans quelques ouais, instants bah, oh, dans quelques euh, quelques instants je dis dans les mois dans les oui, dans les semaines dans, suite, les mois, oui, dans les mois dans pour la suite voilà, euh, d'autres choses à rajouter parce qu'on arrive à, à la fin quoi, Finalement, le... euh, non non, bah, en tout cas encore une fois un grand merci à toi, c'était une trop bonne soirée très très cool, ouais. on est très contents d'être venus encore une fois, pour revenir juste rapidement sur, euh, parce qu'on en a, a parlé un peu en rigolant de cette histoire de fric et tout, euh, dans la musique, dans un groupe et en fait ça c'est loin d'être ce qu'il y a de plus dur, même si euh, ça reste un des, des, des principaux trucs mais, mais en fait ce qu'il y a de plus galère c'est c'est déjà les relations entre nous tu vois et c'est en fait au final l'argent ça représente pas énormément tu vois et puis effectivement quand tu veux tu te donnes les moyens et tu y arrives et, et donc faites des groupes de musique tu vois c'est cool Et et puis si vous vous engueulez c'est normal voilà ah oui ça c'est un peu comme les couples hein si vous connaissez un couple qui s'est jamais engueulé c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal il y aurait dû avoir quatre mesures de plus dans une certaine ouais c'est ça à mon avis oui bon là je foute le bordel blague c'est une blague voilà c'est comme ça le gars qui aime bien rajouter un petit peu il y a eu une bagarre après l'émission je vous raconte même pas, en tout cas l'émission s'est bien passée c'est le plus important donc rendez-vous la semaine prochaine pour, euh, pour une nouvelle émission de Mavriga et avec euh, le groupe Full System on se quitte donc euh, euh, en écoutant le morceau euh, qu'on avait mis de côté pour la fin c'est euh, le morceau de, de Ombrage qui est notre euh, groupe invité de cette émission numéro 542 Maintenant, vous, vous allez le retenir. Hein. Ouais, euh, ouais, souvent, ouais, souvent, quand je rencontre des groupes, ils me disent :« Oui, on était venu dans l'émission. Oui, oui, dans la 140. Ah ouais, d'accord, dans la 500 et quelques. Voilà. Euh, donc les numéros, souvent, ça, ça ça marque un petit peu. Et le morceau qu'on va écouter, donc c'est un morceau qu'on a écouté tout à l'heure déjà en live et qui s'appelle. All night ah, c'est lui qu'on met. Ah, ouais, c'est ce celui qu'on a, qu a calé ouais. <rire> ah pas passé. Ah non, il n'est pas passé. Bah, on va passer les deux à la suite. Alors. Allez, let's go, <rire> let's, go, let's <rire> go, <les rire> go. Allez, soyons un fous, on fou, passe les morceau. deux. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de relire tout, mais je me serais bien rendu compte qu'on qu avait oublié un morceau. Donc, oui. on va écouter les deux à la suite. Bah, et donc, on, on sonne au rendez-vous à une prochaine. Hein. Carrément, gars. Encore merci. <rire> merci beaucoup. Allez, merci beaucoup merci à vous et puis à très bientôt. Ciao. Just like a girl who made... numa pequena, chamemos de cerimónia